On aurait dit qu'il était euh, pro Verstappen, pro McLaren, pro tout, hein, donc à un moment donné voilà, c'est absolument abject euh, ce genre de, de, de choses, donc bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode de Grand Prix, nous reviendrons bien évidemment sur le troisième titre de champion du monde de Formule 1 remporté ce week-end lors du Grand Prix du Qatar par Max Verstappen euh, qui euh, bien, réalise, apparemment encore une fois évidemment à Red Bull de réaliser doublé, mais bon... Euh, ce n'était pas particulièrement euh, inattendu, le dirons-nous, et ça y est, ça fait tellement de temps qu'on vous le promettait. <rire> Max Verstappen était champion du monde à l'issue d'un sprint qu'il n'a même pas gagné. Et ça, ça ça nous fait plaisir, vraiment, euh, puisque donc il a, il a terminé deuxième du sprint d'ailleurs Oscar Piastri, et techniquement il est devenu champion du monde au moment où Sergio Perez a abandonné, bon techniquement il est devenu champion du monde au moment où Sergio Perez a arrêté de mettre un pied devant l'autre ce, ce, ce week-end on est tout à fait honnête parce que le, le, le Mexicain à mon avis va encore en prendre un tout petit peu pour son grade comment ça va Manu ce soir oui. <rire> bah, ça va bonsoir tout le monde effectivement il y, y a beaucoup à dire sur Perez et Red Bull en général ce gros week-end pour eux euh, ouais, on peut flex un peu en disant qu'effectivement ça fait maintenant depuis juillet qu'on vous disait que le titre serait acquis le dimanche du Qatar Le samedi, pardon, on a mis une grosse code sur le fait que ce serait acquis malgré un abandon lors du sprint, mais bon, on se doutait que ce serait un, un petit peu trop ambitieux, mais euh, voilà, on a quand même, euh, on avait quand même vu ça venir depuis un moment, c'est vrai que c'était trop, trop... ça se goupillait trop bien pour que ça, ça n'arrive pas. Mais euh, effectivement, voilà, c'est euh, un week-end avec beaucoup de choses à dire, euh, avec... Euh... c'est vrai que je vois McJean qui est revenu tout seul pour dire du bien de Max, effectivement, l'équipe a déserté. Puisque ah oui, c'est un scandale, moi je... Donc euh, voilà, bon, on se représente un peu, mais c'est vrai qu'il y, a... bon, y avait l'équipe complète pour, pour la victoire de Carlos Sainz il y a, il y a quelques semaines, mais bon, ce n'est pas, pas volontaire, je tiens à préciser. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça a été un week-end compliqué, mais pas compliqué qu'en en piste. Euh... Enfin, compliqué en piste pour les pilotes, et compliqué euh, hors des pistes, avec les, des vibreurs un petit, peu, euh, un petit peu mal homologués, on va dire. Donc on aura pas mal de sujets à aborder, y compris la FIA qui a quand même, qui a quand même offert un spectacle global... Euh... Proche et inadmissible, je trouve. On salue euh, le champion du monde MotoGP qui va bientôt au Qatar. Oh. <rire> Pour son Grand Prix annuel là-bas, ça, euh, ça va être bien avec les, les pyramides en bord de piste. à euh... dit, j'ai enfin quand même, euh, ce On qu'on vous rappelle, Next Gen Auto, Grand Prix, tout ça, on vous apporte de l'information. Euh, C'est normal que ce soit des vibreurs pyramidaux euh, sur ce Grand Prix, puisqu'en même temps se tenait le... Le, le salon de l'auto de Genève du Qatar <rire> ça mais okay. euh, c'est donc le Geneva International Motor Show le GIMS, le Gims. Ouais. donc c'est normal je veux dire tout cela mais voilà euh, à un moment donné euh... et ça c'est ouais, ouais, vrai Donc euh, ça à un moment donné voilà Laurentin tant que je pense à Michelin qui va faire 10 heures de course au Qatar oui mais ça ira ça, ça ira on voit que ça ils auront le temps de ils auront le temps de bien faire tout cela non mais c'est vrai que voilà on salue l'équipe de Next Gen, qui a décidé de dire oh, Verstappen des champion ça va On va le dire dans les, dans les 14 prochaines émissions. <rire> c'est faux. C'est ce vrai, voilà. vrai qu'il est, euh, est champion un peu tôt. J'attaque un petit peu le sujet à Red mais c'est vrai qu'il est, il est champion techniquement six courses avant la fin de saison. Mm. Euh, puisque, euh, puisque donc, il a été champion samedi, euh, ça égale le record de Schumacher, qui a été champion six courses avant la fin de l'année, 1 21 juillet, il y a en 2002. Mm. Donc euh, voilà, euh, il a un autre temps, on va dire, mais c'est vrai que bon, c'est. Euh, C'est assez, euh, assez éloquent. Et paradoxalement, je trouve qu'avec la saison qu'il fait, être champion 6 courses avant la fin, là où il est champion 8 courses avant la fin l'an dernier, euh, c'est presque peu. Euh, mm. euh, non, mais, pas, non, pas, pas 8 course, ça, 4 ouais. courses avant. 4 C'est deux courses avant. Euh, je, non, quatre courses avant, donc c'est quand même assez peu, je trouve. Euh, et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dommage... Euh, D'un côté, je, trouve, enfin, je comprends pas, parce que le, bar le barème me semble bien, bien récompenser les victoires, mais c'est vrai que euh, finalement, malgré son énorme saison, il est, euh, il est champion euh, que s'il course avant, c'est quand même énorme. Hein, parce, que... Non, Manu, parce que je suis un gros ouais. débile, donc je le remets juste trois secondes, vous n'en faites pas le, le générique, comme ça on dit aux gens de YouTube qu'il y a une communication commerciale, c'est important. Ah parce que ce n'est pas lancé sur YouTube, parce que le monsieur qui fait cette émission est un débile, on vous le rappelle, c'est important, soutenez euh... Soutenez le débile, le débile en chef, c'est important. Donc on revient tout de suite, vous en faites pas, ça va prendre quoi 8, 8 minutes, à peu près Merci Josie, je crois que dans le chat, c'est gentil.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 Donc, on n'a pas réellement attaqué, le, on pas réellement attaqué le, le débrief. Oui, oui, on n'a même pas encore montré les classements. Donc vraiment, rassurez-vous, vous, vous n'avez rien loupé, euh, cher, euh, chers amis. Mais je m'excuse euh, infiniment pour euh, cet oubli d'appuyer sur le bouton direct sur YouTube. C'est très bête quand même d'oublier. De, de, mais ce sont des choses qui arrivent, bien sûr. Les résultats de ce week-end... Mais Ma là Michael, ne de... soit pas avec toi-même, tu dis c'est la régie qui a oublié, c'est tout. Mais ça. oui, non mais toujours... Mais... Entre eux et <rire> la rédacte du Racing Café, il n'y en a pas ça. un pour, pour relever l'autre, donc ça ne va pas du tout. Euh, je salue d'ailleurs les gens sur YouTube qui, 20h42, il n'y en a pas un qui se dit, tiens, on va peut-être demander si l'émission commence à un moment, parce que ça me paraît, ça me paraît étonnant, c'est bizarre. Bon, c'est Twitch qui a sauvé YouTube, et ça c'est beau, ça il faut, le, il faut le saluer. Oscar Piastri, on va le saluer aussi, vainqueur du sprint, il a donc gagné une course en Formule 1 c'est donc désormais l'un des seuls pilotes McLaren à avoir gagné une course en Formule 1 dans le duo McLaren actuel. Oscar Piastri qui s'est imposé hors du sprint devant Max Verstappen qui est donc devenu euh, champion du monde Landon Norris en 3ème position devant George Russell et Lewis Hamilton. Carlos Sainz qui a terminé 6ème devant Alexander Albon Fernando Alonso, Pierre Gasly et Valtteri Bottas. Bon alors évidemment finir 10ème euh, du sprint ça n'est pas très important <rire> ça n'importe pas de points mais c'est suffisamment rare de voir évidemment une L'Alfa Romeo dans le top 10, alors le dimanche, c'est encore mieux, il y en avait deux. Max Verstappen qui s'impose devant Piastri et Norris. George Russell, quatrième, devant Charles Leclerc, Fernando Alonso, et Esteban Ocon. Puis en, donc Valtteri Bottas et Jean Guagno, 8 et 9, les deux Alfa Romeo. Et enfin, Sergio Perez, e Vous jugerez évidemment, comme vous le voudrez, la position de Sergio Perez qui termine donc derrière les deux Alfa Romeo. Enfin, il n'a pas terminé réellement derrière en piste, mais bon, on pourra vous... Euh, Dire un petit peu tout ce qui s'est passé dans la course notamment du, du Mexicain. Alors Bubble Boy dit « Piastri a gagné un sprint ». Je n'ai pas dit que Piastri a gagné un grand prix de Formule 1. Encore une fois, les mots ont une importance. Oscar Piastri a remporté une course de Formule 1. C'est correct, c'est factuel. Landonoris, Norris, non. Mais c'est pas le seul à ne pas en avoir gagné. <rire> si c'est juste un nom comme ça qui m'est venu, venu au hasard, euh, bien sûr. Ed euh, Sindergesket, on dit Piastri, c'est le Kubitsa de Norris. Ouf En Kubitsa, il était quand même quand il avait gagné le Canada. Mais ça pouvait être la victoire de Hitfeld ce soir-là. Je crois que Manu a frisé. Non, ah non, Manu a défrisé. Non, non, j'étais en train de, de répondre au chat. Ah oui, d'accord. Faites, faites, faites, faites votre petite, euh, <rire> votre petite émission <rire> dans votre coin. et puis moi, je, je, je vous dirai quand il, qu il faudra venir intervenir de temps en temps. Euh, mais du coup, eh bien, euh, avant de, de parler évidemment de Red Bull plus euh, précisément, mais bon, ce, ce Grand Prix, euh, qui aura été bordélique Ouais, c'était compliqué à suivre. Alors le, le sprint était compliqué à suivre, mais pas pour des raisons stratégiques, mais pour des raisons euh, que c'était très haché avec euh, mmh. trois safety cars en, en espace de 100 km. Ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a posé problème, c'est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est dû aux trois arrêts, mais... Au final, j'ai trouvé que c'était euh, difficile à suivre et qu'en fait, je ne sais pas si c'est le circuit, la réalisation ou quoi, mais j'ai eu l'impression d'assister à, à, à. Je ne sais pas comment dire. J'ai suivi le classement sur le live timing. J'ai vu des images de F1 à la télé mais je n'ai pas eu l'impression que les deux étaient liés. En fait, c'était très bizarre. Et j'ai eu l'impression de voir des voitures dans les virages 5, 13 et 14 et dans la ligne droite. Je n'ai pas eu l'impression de voir tout le circuit. Je ne sais pas pourquoi. C'était très bizarre. Je ne sais pas si c'est le, le, le fait que le circuit soit. Enfin, tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est un parking en quelque sorte, à part qu'il y a un peu de gravier dedans mais... et c'est au milieu du désert, mais ça reste, pour moi, c'est dans la lignée des Sochi et autres qu'on attend tant critiqués par le passé. Euh... Et la course c'était cool parce que c'était un peu le bordel et parce que voilà, mais en même temps, je ne sais pas, c'était pas. Euh... C'était assez bizarre comme course. Mm. Et, euh... et puis bon, en fait, je pense que tout a été. Euh... J'ai bien aimé la course, mais j'avoue que quand j'ai vu l'état des pilotes à la fin et tout, ça m'a donné un vieil arrière-goût pas terrible où je me suis dit. On a fait ça, tout ça pour ça, c'était pas génial. Mmh. Et euh, du coup, ça a un peu gâché l'expérience, un peu a priori. Et ça m'a un peu confirmé que le week-end n'était pas terrible. Déjà qu'il y a eu toute cette histoire de pneus, de FIA qui se décide, machin. C'était un peu compliqué. Euh, ce n'est pas de la faute de Pirelli, on en reparlera après, mais euh, mmh. voilà. En tout cas, ce n'est pas de la faute, c'est plutôt FIA. Mais au bout du compte, j'ai fini cette course en n'ayant pas vraiment eu. Enfin, je sais pas, c'était bizarre, pas vraiment eu l'impression de, de savoir comment certains pilotes étaient arrivés à la place où ils étaient. Comment... Alors que pourtant, j'ai vraiment fait comme d'habitude suivi la course en visuel sur Life timing et commenté sur NextGen, donc c'était vraiment le, la même expérience que d'habitude, mais je sais pas, il y avait un truc bizarre, mais bon après je pense que c'est vraiment le visuel du circuit qui fait que tu sais pas qui est où sur le tracé, j'arrive pas à me mettre le tracé dans la tête par rapport aux autres, où visuellement tu vois exactement où les pilotes sont et même y compris des circuits récents là ça mmh. fait pas du tout cet effet là, et c'est vrai que c'était un petit peu euh, pas terrible Ouais, moi je l'attendais vraiment avec gourmandise cette course. Parce que tu me dis, euh, les pneus euh, tiennent pas, on va mettre des stratégies bizarres, machin. Je me disais, voilà, ça avait de quoi faire. Et puis euh, le sprint était quand même très bon hein, sur ce qu'on a vu. Enfin, hein, le nombre de dépassements pour la tête parce que les voitures n'étaient pas stables, parce que la piste était extrêmement euh, poussiéreuse, ça promettait. Et puis le Grand Prix a commencé. Et puis euh, bah, finalement, Verstappen avait. <rire> T'es le seul à pouvoir faire 18 tours au premier relais, donc à partir de ce ouais. moment-là, il n'y avait plus aucun intérêt pour la victoire. Euh, et derrière, moi, en fait, je, je n'ai eu l'impression euh, de n'avoir que des, des dépassements qui, qui ne comptaient pas, en fait. Parce que je me disais toujours, bon, bah d'accord, lui, il passe pour la sixième place, mais en fait, comme il va sûrement devoir s'arrêter dans 5 tours, l'autre dans 14, dans ch... enfin, comme t'avais ces, ces, ces, ouais. ces histoires de pneus, mais qui étaient, encore une fois, 18, alors évidemment, pour la sécurité, donc c'est totalement... Euh... Est totalement valide et je, je, mmh. je soutiens évidemment cette décision de la FIA sans problème. Pour une fois, ils ont été proactifs, ils ont fait les choses bien. Donc, euh, on dit souvent des choses euh, pas très sympas sur la FIA, mais pour une fois, ils ont fait les choses bien. Euh, mais, mais comme il y avait 18 tours, mais avec les tours de, de, de qualif, ouais. les tours d'essai libre, les machins, mais pas les tours de rentrée, pas les tours de sortie. Alors, bravo à la, bravo à la Real qui a essayé à chaque fois de marquer les buts de la oui. cruse. Doit s'arrêter avant le tour, doit s'arrêter avant le tour. Donc, ça aidait. Mais. C'était pas une expérience terrible parce que tu beaucoup trop en train de calculer, chercher, machin. Et au final, tout le week-end, ça a été comme ça. Le sprint, c'était haché. Et les qualifs, eh ben, les qualifs, il fallait attendre 30 secondes après un tour pour savoir s'il allait sauter ou pas. Ou même ouais. voir plus. Peut-être des fois, fois 5-10 minutes. Et au final, ça gâche toute l'expérience pour des raisons différentes. Mais j'ai trouvé que tout le week-end était un peu. Euh, je sais pas comment dire. J'ai l'impression de me regarder, regarder le Grand Prix. En fait. C'est assez mmh. bizarre. Et euh, ouais, pff, globalement, le tracé est cool parce que ça va vite. Mais. Euh, en fait, la piste est tellement large et puis les vibreurs font tellement 5 mètres de large qu'au final, euh, t'as des limites de piste dans trois virages, mais dans le reste, c'est n'importe quoi, c'est la foire, ils passent sur des vibreurs qui sont maintenant plus larges que les voitures, ce qui est complètement con. Et, euh, et je trouve que c'est euh, l'expérience n'est pas terrible. Quoi. Finalement, tout le monde se plaignait de Sochi, c'est un parking machin, le tracé était super cool. Et euh, au final, il y avait plus de bastons à Sochi et euh, c'était pas... Euh, c'était pas si mal quoi, par rapport à l'expérience que ce circuit du Qatar que tout le monde dit il est super, euh, propose donc euh, ouais, moi j'ai pas été euh, fan et j'avoue que savoir qu'il est au calendrier pour 10 ans euh, ça me est copié, il sera remplacé par un circuit urbain qui sera sûrement un circuit urbain faussement urbain ça me... 250 à l'heure de moyenne parce que c'est trop cool oui, voilà, il faut prendre un risque c est, c est tout ça me laisse perplexe quand on sait après aussi que c'est au Qatar que l'obligation a été faite sûrement avec le portefeuille et euh, Et bah puis... Là, le circuit en lui-même, bon, le cir... enfin, circuit, moi, je... ça reste un truc. Tu quand même des bacs à gravier qui font 42 oui. km. C'est bien oui, oui. quand même. Dans ça, bon. pas mal. Non, non, non, non, mais, mais après, les, pour moi, les, les vibreurs, parce que tout le monde dit oui, c'est les mêmes qu'en Autriche. Non, c'est pas les mêmes qu'en Autriche. Ah. Tout le monde dit oui, c'est les mêmes qu'il y a deux ans. Non, c'est pas les mêmes qu'il y a deux ans. Et euh, en fait, il faut savoir que c'est des vibreurs. Il y a deux ans, il y avait une, une première partie du vibreur à 25 mm de haut, une deuxième partie à 50 mm de haut. Et les pyramides, c'était comme en Autriche. Il y avait la pyramide et derrière, ça repartait en arrière. Et là, la FIA dit que c'est des vibreurs euh, à homologation de la FIA, mais moi, je ne comprends pas parce que ces pyramides comme ça avec un pic vers le haut et un truc abrupt derrière, je n'en ai jamais vu. Mm. Et, euh, et je suis totalement... enfin euh, C'est évident que ça ait découpé les pneus. Les pilotes sortent large parce que les voitures peuvent passer intégralement sur le vibreur. Tu, tu mettrais une bande de gravier derrière, juste une bande, hein, même euh, mm. 50 cm de large pour que, les, pour que les, les pneus tombent dans le gravier. Si tu passes cette bande, je pense que ça éviterait le problème. Mais là, c'est... Euh ouais, c'est pas terrible, et puis, euh, ouais, non, je sais pas, je suis pas... Puis bon, après, tu ajoutes à ça l'aspect politique du Qatar, parce qu'on peut pas l'oublier non plus, hein, c'est un pays quand même, un pays quand même où les libertés humaines sont, sont très limitées et tout ça, et c'est vrai que ça fait un week-end où, finalement, il y a larrière goût un peu pas bon. Mais mmh. bon, c'est comme ça, après, on regarde quand même la F1, et puis, il euh, y avait quand même des choses à voir, donc on va pouvoir en parler, mais c'est vrai que... Mmh globalement, l'expérience Qatar en F1, ça a... Enfin, je sais d'avance que toutes les... toutes les saisons, ce ne sera pas ce que je préférerais. Et savoir que, euh, dans, potentiellement, l'an prochain, le titre pourrait s'y jouer, puisque c'est l'avant-dernière course de la saison, ça me laisse un peu perplexe. Mm. Bah, au moins, euh, Ils auront eu au moins un couronnement, déjà, qu'ils sont contents. Oui. Ils ont pu mettre en place leurs leur 43 milliards d'écrans LED, parce que je crois qu'ils ont... ont, je crois maintenant, la moitié des écrans LED du monde. Hein. Enfin, des écrans non. LED, c'est sûrement des OLED, machin. Mm. Ça, oui, oui, non mais euh, le, le, le paddock avec les... Euh... Avec les télé euh, 543 pouces euh, au-dessus des garages, ce n'était pas, pas forcément nécessaire. Mais bon, bref. Ouais. J'ai vu que euh... les... Les... Sam Patterson du Boto-GP a dit bah, "On a hâte d'y retourner, du coup, parce que ça n'était pas pareil l'an dernier, le, le paddock du Qatar. Là, ça va... Ah oui, mais tu ouais. ça va... Eux non plus vont pas le circuit. Ça va, mmh. leur faire, ça va leur faire tout bizarre. Mais c'était voilà, euh... une expérience assez particulière, encore une fois, ce Grand Prix... Euh ce Grand Prix du, du Qatar, on, on, alors beaucoup, tout le week-end, n'ont pas arrêté de dire « Ah, on dirait de l'Indycar !» Non, parce qu'en fait, l'Indycar, c'est bordélique, certes, mais je trouve que c'était plus lisible. Parce que tu sais au moins que, comme c'est comme uniquement le carburant qui limite, bah, tu sais que euh, tu peux faire X tours, voilà, un tel va essayer d'économiser, un tel n'économise pas, voilà, basta, et tu, tu peux un, un peu suivre. Mais là, avec toutes les stratégies différentes, Hülkenberg qui est arrivé le dimanche matin, qui s'est dit « Ah, des pneus !» oh, quelle idée <rire> moi j'ai fait 45 000 tours en essai pour valider la dégradation abominable de ces pneus sur cette voiture donc après bah, je, je suis content parce que c'est le problème pour As on en parlera tout à l'heure mais c'est vrai qu'effectivement quand eux ils ne pouvaient faire que 4 tours avec leurs pneus avant qu'ils soient <rire> complètement morts donc ils doivent en passer beaucoup plus des jeux c'est normal ils partaient avec un désavantage Vous avez 14 relais euh, en course c'était un peu compliqué c'était difficile pour eux donc euh, <rire> non, non, c'était vraiment voilà, pas simple à, à suivre mais avec un résultat avec un podium qui est le même qu'au qu Japon, du coup, mais dans un ordre un tout petit peu différent, donc au moins, bah, voilà, ça reste euh, quelque chose d'assez simple pour faire le, le débrief, on va dit le sprint qui et... fait penser à une course de F2 avec les stratégies tendre et médium, pardon. Le, moi, le sprint, je compte te dire qu'il était très bien je, Voilà, ça c'est... Ouais, le sprint, c'était pas mal. Honnêtement, c'était oui, intéressant d'avoir ce côté où, euh, où les, des pilotes ont tenté quelque chose qui était risqué et ça s'est payé, tout ça, c'était cool, honnêtement, c'était pas mal, c'est dommage qu'il y ait autant de tours sous drapeau jaune okay. euh, pour moi il devrait, il devrait faire une règle au sprint qui est on embarque 50% de la quantité de carburant en plus et tous les deux tours passés sous drapeau jaune tu rajoutes un tour de compétition mmh. ça ferait pas un truc énorme, ça ferait pas un truc qui durerait plus d'une heure au final donc comme une ancienne calife et euh, ça permettrait d'avoir au minimum d'assurer en fait euh, 75% de la distance si mes calculs sont bons euh, en sous drapeau vert mais bon après c'est pas euh, c'est pas grave on va dire mais c'est vrai que Ça pourrait être une option pour la, pour la suite. Mais, euh... mais voilà, quoi. C'est euh... vrai que c'était pas si mal. Et finalement, ça nous a presque peut-être trop donné d'attente de... pour, oui. pour la course. Et au final, je pense, qu a... enfin, moi, je pense que j'ai eu trop d'attente aussi dans cette histoire de trois arrêts obligatoires. Je me suis dit, oui. ça va être la foire et tout. justement c'était pas tant la foire, c'était juste décalé, c'était juste illisible. Mais c'est pas la foire parce qu'on a, on a un résultat qui est... Euh en Phase avec la hiérarchie, euh, déjà comme je l'avais dit après le Japon, le Qatar c'était évident que ce serait une hiérarchie quasiment copié-collé et ça a été le cas. Mmh. Et euh, en plus, c'est vrai que du coup, la hiérarchie s'est parfaitement respectée en course, quoi, donc il euh, n'y a pas eu des grandes, grandes euh, surprises. Mmh. Euh, le, le carburant en sprint est un ajout, c'est le même jusqu'à dimanche soir du haut parfait. Ah bah non, non, c'est un ajout parce un que. Ajout. que... Ils n'ont pas, pas, pas, pas encore les moyens de faire 400 km avec un plein de... Et surtout, ils vident la voiture, puisqu'en la re-remplissant le dimanche après, ils se sont rendus compte que la voiture de Sainz était euh, oui, une fuite. Sou... En fait, les voitures sont purgées et nettoyées, et ils ont le droit de les démonter du moment que les, les spécifications et, et les pièces sont les mêmes, mais ils ont le droit de faire des changements s'ils le veulent. Oui, bien sûr. Oui, faut pas... Ce serait, euh... Et ils ont le droit de les vérifier, parce qu'une voiture, voiture qui a fait un sprint de 100 km de toute façon a souffert et a des choses qui doivent être changées. Ben oui, ça reste quand même... Euh, on, parce que on, bon, beaucoup voit ça comme un premier relais de, de Grand Prix, mais en fait, c'est un peu plus, euh, peu plus complexe que ça. Pardon, pour une course à Nous entière. Nous avons disparu, nous sommes réapparus. Tout va bien, c'est normal. <rire> Maintenant, nous, sommes, nous avons de l'orange. Oui, la régie, <rire> la régie, mon Dieu, mais qui sont mauvais. Il faut tout faire soi-même. On recrute une régie. <rire> si quelqu'un euh, si quelqu fait ce métier-là, ben venez, <rire> ça, va, ça va largement nous nous aider euh Si nous commencions donc en parlant de Red Bull, comme, euh, comme le veut un petit peu la coutume dans cette émission, euh, si c'était une fois où nous, avons parlé de, où nous avons parlé de Ferrari en premier, euh, Red Bull qui euh, remporte donc le titre au Mondial des Constructeurs, ça c'était au Japon, qui remporte donc désormais le titre au Mondial des Pilotes avec Max Verstappen, champion du monde, euh, samedi, et qui marque un point dimanche en plus avec Perez quand même, euh, c'est pas mal, hein, il, faut, il faut le saluer. C'est bien parce que Pérez marque autant de points le dimanche que Verstappen avec son meilleur tour en course. Donc, c'est pas mal. Chacun aura <rire> pu euh, apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, ça, je, je trouve ça très appréciable. Euh, bon. Honnêtement, voilà, Max Verstappen, est-ce qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à en dire Parce que euh, c est, c est, voilà, tout a été dit cette saison, je pense que... Si on continue à en parler, je vais devenir superlatif et ça va me déplaire d'être superlatif sur Verstappen. Mais non, en, en vrai, je rigole parce que Ce n'est pas un pilote que j'apprécie énormément. Pour autant, ce qu'il est en train de faire cette année est juste hallucinant. Euh... Mais est-ce que tu chantes latif latif superlatif tif tif Est-ce que ça... <rire> comme comme Supermax ou ça c'est pas pareil Supermax c'est superlatif. <rire> c'est pas pareil. <rire> pas pareil. Non, je ne chante pas Supermax non plus parce que je ne suis pas, je suis pas fan. Mais euh, non, mais c'est hallucinant, c'est euh, c'est incroyable. En fait, c'est à dire que son début de saison où il fait. Euh où il fait premier, deuxième, premier, deuxième, et c'était la pire période de sa saison. quoi. C'est ça qui est hallucinant. Après, il est a, à il a Singapour, où il ne fait que cinquième, parce que c'est sa pire course de l'année, mais c'est indécent, je veux dire, euh, c'est totalement fou, en fait, tout simplement. Est, On est d'accord euh... qu'il a tout fini pour l'instant, avec sa cinquième place, c'est vraiment son pire résultat Ah oui, oui, oui. Ah non, mais c'est terrible. C'est pire, son, son pire résultat, en sprint, il fait deuxième, premier, premier, deuxième, Euh, enfin voilà c'est euh, non non c'est terrible il n'y euh, a, a pas un faux pas à part Singapour mais Singapour c'est même pas de sa faute la voiture était juste en dessous euh, il fait largement mieux de Perez ce week-end là quoi qu'il arrive et je vois pas dans des conditions normales je vois pas perdre en fait, jusqu'à la fin de l'année heureusement qu'il y a eu une victoire euh, oh, parce que bon ça va faire chier quand même que Red Bull gagne tout mais, euh, mais je, les vois, je les vois taper au moins 20 victoires peut-être 21 j'aimerais bien que McLaren en gagne une parce qu'ils sont dans la bonne mmh. dynamique même si je pense que ça va être un peu plus compliqué pour les courses à venir Mais euh, pour moi, McLaren aura sa chance de victoire à Las Vegas ou à Abu Dhabi. Et Je pense plutôt à Abu Dhabi. Mais euh, là, la, la tournée américaine qui arrive, il y a potentiellement le sprint du Brésil, peut-être, qui peut. Enfin, le, le, le Brésil avec le sprint qui peut, comme l'an dernier, ça avait perturbé un peu Red Bull et Verstappen. Mais à part ça, il, est, il va être intouchable. Donc, euh, au Mexique, euh, c'est bien. Et tout le monde arrive en disant Oh, Pérez, il va, mais Pérez, il va se faire éclater comme l'an dernier. Et puis. Euh... Et puis, et puis, euh... façon puzzle. Mais oui, mais oui, putain, je, je sens venir le truc catastrophique où il va même pas passer la Q1 au Mexique, ça va être une horreur. Et euh, oui, Laurentin c'est un sprint à Austin et un sprint au Brésil. Donc, voilà. sprint, là, ça, deux sprints sur les trois prochaines courses qui seront un tri une triple course. Hein, donc, ça va être aussi bien enchaîné. Euh, ça va être dur pour les gens, dur pour les voitures. Et donc, euh, potentiellement, on aura de la casse, on aura des des, des erreurs. Tous ces trois circuits assez piégeux euh, globalement. En fait, on a quand même quasiment des courses piégeuses, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, ouais. Verstappen va être en danger, mais en fait, euh, pas vraiment. C'est-à-dire que là, on se posait toujours la question de « Ah, oh, Verstappen, quand il sera titré, est-ce qu'il va... Est qu va relâcher la bride. Là, il a quand même été titré dans le week-end. <rire> c'est ça. Ils ont fait la teuf toute la nuit, et le lendemain, <rire> il a gagné, mais en surclassement. Okay. Et en blaguant sur le fait qu'il euh, qu avait beaucoup sué, et du coup, qu'il avait peut-être fait trop la fête la veille. Donc, euh... Alors qu'il faisait 100 ouais. degrés dans la bagnole, même. Non, non, c'est C'est terrible. On a appris ce week-end qu'il aura son troisième euh, trophée au Galas de, de la FIA. Mais du coup, on a appris que le premier donc, est dans son, à côté de son simulateur. On le voit dans ses lives. Oh, ouais. Et le deuxième est sur son meuble télé. voilà donc <rire> On apprend des choses sur Max Verstappen. Non, on mais serait est vrai troisième. Il serait le troisième. Les bah, paris sont dans ouverts. Dans la chambre, peut-être. Sur la table de la cuisine, je sais pas. Mais... <rire> Franchement, dans la... mais dans la... pourquoi personne n'a jamais pensé dans la chambre T'imagines, tous les matins, tu te lèves. Ah, ah oui! C'est vrai que je paye ah, oui. quand même. Oublié, ça. <rire> c est, c est... Ou alors il le mettra dans sa salle de sport. Il va... Va, il va. En fait, tu vas juste en prendre deux à la place des, des haltères. <rire> il va faire flex comme ça, littéralement. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est euh, rendu commun et oui, c'est probablement une des plus grosses saisons de domination qu'on ait vu de la part d'un pilote. À part Schumacher, peut-être euh, 2002-2004. Chumar, ouais, 2004, parce que 2004, il fait une fin de saison un peu moins bonne, mais parce que Schumacher avait cette chose comme Hamilton et qu'il n'a pas vers sa qui était quand il était titré, ça, ça relâchait un peu, mm. euh, puis qu'il voulait donner des miettes à Barrichello. Mais, euh... Surtout, oui. Il faisait, <rire> il faisait, il faisait SOS d'être à sa amitié il, peur, ouais, <rire> il avait un peu pitié de Rubens. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on oublie, oublie que Schumacher, s'il ne se, se fait pas accrocher dans le tunnel à Monaco. Enfin, moi, c'est un peu de sa faute, mais euh, il gagne les 13 premières courses en 2000, 2004, quand même. Mais, euh, mais là, oui, Verstappen, c'est hors du commun. Par contre, effectivement, on peut passer à Pérez, je pense, et dire que là, c'est pas du tout hors du commun. Ah non, bah non il, a fait, il a fait un week-end euh, habituel, c'est bien. On a Lucky Lucky eu euh, qui dit, Rosberg porte son trophée en pendentif. <rire> oh, je, <suis rire> je suis champion du monde de par contre, c'est à fond. à porte sur Ça. Ah, pas <rire> non, mais Perez, là, ça devient. Euh... Ben, bon, on essaye de. On, vous, vous, vous allez me trouver étonnant trouve ce que je vais dire là, mais on essaye de ne pas tirer trop sur l'ambulance, mais en même temps, elle se balade l'ambulance avec, de, de... <rire> avec une cible de tir à l'arc, là, donc euh, c'est très compliqué de ne pas le faire. Euh... Moi, je commence à ne plus avoir de raison de le défendre. C'est-à-dire que longtemps, j'ai dit oui à la mais pression, oui, machin. Il y a. Je veux dire, enfin, je ne comprends même pas que Red Bull le garde pour 2024. Je... Ah pas pour Il n'y a le... plus rien à faire dans cette voiture-là, c'est une fermeté définitive. En, en fait, tout le monde dit, depuis que je commence un peu à l'attaquer, tout le monde dit oui, mais de toute façon, Verstappen, il gagne le titre tout seul, il est en tête du championnat des constructeurs s'il est tout seul, etc. Certes. Mais euh, Red Bull n'aura pas forcément l'avance qu'elle a actuellement l'an prochain. Et que ce soit McLaren ou notre équipe, sur les trois dernières courses, McLaren a marqué 104 points. Red Bull a marqué 74 c'est 30 points en trois courses concédés à McLaren donc c'est vrai que McLaren était à des années-lumière avant et qu'ils ont fait un début de saison totalement merdique mais en fait tu peux pas te permettre de, de concéder 30 points à la concurrence comme ça et je pense que c'est quelque chose que Christian Horner est en train de voir parce que les tons, le ton se durcit un peu alors c'est toujours il aura notre soutien et tout mais y a le, le ton se durcit un peu genre il va falloir qu'on parle avec Sergio il va falloir qu'on qu'on trouve des solutions que Checo nous apporte des solutions et des, et des, des garanties entre guillemets sauf qu'il les a pas en fait il a, il a aucun, euh, aucun atout dans sa manche à part ses sponsors concrètement ils sont très faibles par rapport euh, aux... très faibles ouais. parce que de toute façon Red Bull, Red Bull déjà avec Oracle ils ont euh, un tiers du budget qui est, qui est, euh, qui est bouclé donc mm. euh, c'est pas, pas bien grave Et, euh, alors c'est vrai que Vardon a raison dans le chat il euh, n'y a pas des masses de pilotes qu'on peut mettre à la place de Perez c'est vrai que c'est un petit peu son avantage aussi Mais pour moi, j'en viens à un point où je me dis, je pense qu'il faudrait remettre Ricardo dans cette voiture. C'est-à-dire que ce ne serait pas beaucoup mieux en termes de performance. Par contre, il serait toujours là. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire avec la voiture, il le ferait tous les week-ends. Donc, ce serait. Il, il saurait dès le départ qu'il est numéro 2. Euh, et euh, il serait, peut-être qu'il ne serait pas premier, mais il serait peut-être quatrième ou cinquième, mais il serait quatrième et cinquième tous les week-ends. Et là, Perez, plus ça va, moins ça va. En début de saison, il fait très souvent des podiums. Et là, maintenant, il ne fait même pas des top 5 parce que non seulement il se qualifie très loin, mais en course, il est brouillon. Euh, il fait n'importe quoi est il est, euh, alors bon le sprint c'est pas de sa faute mais euh, globalement il est brouillon en fait. Il fait oui mais tu quoi. disais sur Twitter Manu ce c'est pas de sa faute mais le fait qu'il s'accroche avec une Alpine et une As c'est un peu de sa faute quand même enfin, voilà euh... c'est à dire qu'il euh, dit, dit je suis au mauvais endroit au mauvais moment mais t'es surtout au mauvais endroit parce que t'as rien à foutre au milieu du peloton avec ta RB19 et c'est vrai que euh, si, si Pérez se retrouve dans des coups comme ça ou même les conneries qu'il fait au, au Japon c'est parce qu'il est en plein milieu du peloton Et, euh, et on, on voit que des pilotes, même, même les pilotes Mercedes, se retrouvent rarement au milieu du peloton, ça arrive, mais un peu moins. Et, euh, et euh, même les pilotes Ferrari, bon, Sainz a fait quelques mauvaises qualifs, mais on voit le Leclerc ces, ces et pas rarement ces places-là. ils ont des voitures qui sont moins bonnes que ça, même les pilotes McLaren, maintenant que la voiture est bonne, ils se qualifient toujours dans le top, dans le top 10 quand même. Mais Manu, ce que je veux dire est terrible, mais même Gasly en 2019. Oui. C'est ça oui. un moment où il faut quand même se poser la vraie question c'est que, alors oui, il y avait quand même un vrai écart entre le top 3 et le reste dans Les voitures, oui, mais Ga Gasly euh, s'est fait vilipender pour cette prix, une vraie raclée par Verstappen. On peut pas le cacher, mais enfin là, euh, Pérez fait des moins bonnes perfs alors que Verstappen colle, une, colle vraiment et met tout le monde à l'amende. Donc c'est très compliqué. Là, je, je, je vais vous sortir. Vous savez qu'on adore les stats parlantes, <rire> c'est un alambiqué, mais c'est parlant. Euh, donc Max Verstappen a pour l'instant 209 points d'avance sur Sergio Pérez. Imaginons, c'est un championnat où Red Bull ne participe pas. Mais où l'écart entre Verstappen et Perez décide de participer au championnat du monde de Formule 1. Il sera en tête du championnat des pilotes. <rire> C'est-à-dire qu'il y a plus d'écart entre les deux que le nombre de points ouais. d'Hamilton qui est troisième. C'est hallucinant. Oh. C'est quand même. C'est pas possible. Et, euh, et dès le week-end prochain, Verstappen aura le double des points de Perez avec la, la, la, la dynamique dans laquelle ils sont. Ah oui, et puis un sprint en, en plus. Un week-end de sprint, donc euh, voilà. Et. Euh, Et il restera encore 5 courses derrière dans lesquelles il pourra peut-être prendre potentiellement jusqu'à 50 points de retard euh, au moins. Donc, il va potentiellement finir la saison avec 300 points de retard quasiment. Et euh, enfin, moi pour moi, c'est inadmissible. C'est là où je veux en venir. On a, enfin, Red Bull a saqué Gasly et a saqué Albon pour des performances qui étaient bien moins pires que ça. Euh, parce qu'Albon, en 2020, il fait quelques conneries, mais il fait deux podiums et puis il fait avec une voiture qui n'était pas dominante. Euh, et globalement, il fait quand même quelques perfs vraiment bonnes. Et, euh, et il se fait saquer juste parce qu'il est plus en confiance et qu'il est sur une mauvaise dynamique. Mais Perez, c'est pareil. Perez, plus ça va, moins ça va. Il, avait, il a fait ses 5, 5, euh, ser, euh, sa série de 5 qualifs sans Q3 euh, au mm. milieu de saison. Après, il s'était repris un peu. Mais euh, là, on est de retour sur quelque chose de vraiment mauvais. C'est même pas, euh, pas terrible, c'est vraiment mauvais. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme si la Red Bull perdait vraiment. En... Alors, elle perd un petit peu par rapport à la concurrence. Elle est moins dominante qu'en début de saison. Mais, euh, mais Pérez est vraiment nulle part. Il prend une seconde en qualif, hein, 9 dixièmes, euh, 974 millièmes, je crois, de mémoire, euh, par Verstappen en, en qualif samedi. Euh... Bah, encore une fois, on en revient au terme, c'est inadmissible, tout simplement. Mmh. Et, puis, et puis surtout, euh, il, prend, il prend trois pénalités de 5 secondes aussi en course, euh, Pérez Oui. Parce qu'en plus de ne pas être rapide, il, est, il, euh, il sort complètement des limites de la piste. Euh... Ce qui, est, ce qui est complètement. Euh, est, et s'il si, si m'a raison, à partir du moment où Hülkenberg a plus de Q3 que Perez, oui, non, mais ça c'est. Euh, le, le, le, le, oui, Il devrait le virer. Et après, effectivement, il n'y a pas de garantie qu'il est mieux derrière, parce que Tsunoda, ça me semble un peu faible. Lawson, ce serait vraiment lui brûler les ailes, je pense. Ouais, et Ricardo, être... c'est Ricardo, un point d'interrogation, mais Perez, c'est même plus un point d'interrogation. On sait que ça ne fonctionne pas, et je suis sûr que s'il le garde l'an prochain, il perd le titre constructeur. J'en suis, mais convaincu, parce que ils n'auront plus l'avance qu'ils ont cette année ils le disent eux-mêmes, ils n'auront pas l'avance qu'ils ont cette année parce que ça ne se fait pas tous les ans et, euh, et malgré tout, ils subiront encore le fait d'avoir perdu euh, le, du, du développement cette année et, euh, et pour moi Verstappen pourra être champion des pilotes l'an prochain mais Red Bull, s'ils ont PRS, n'aura aucune chance de ce type constructeur Donc, euh, parce, qu que... Qu euh... non, parce que McLaren a fût de ses armes, parce que Ferrari a fût de ses armes. En fait, c'est pareil sur les trois dernières courses. Ils prennent que 4 points à Ferrari. Red Bull, c'est mm. pas énorme. Mm. Et encore, 4 euh, points à Ferrari, alors qu'il y a quand même euh, Sainz qui roule pas ce week-end. Et, oui, euh, mm. euh... et Mercedes fait 53 points en s'étant accroché ce week-end. Donc, vraiment, mm. et avec un, un Russell qui se crache à Singapour. Donc, euh, c'est c'est pas bon en fait tout simplement c'est pas bon et surtout bah, sur les 74 points de Red Bull sur les trois dernières courses il y en a 69 de Verstappen et 5 de Perez mmh. donc euh... on nous dit dans le chat Hülkenberg on nous dit je pense la même chose Hülkenberg serait un bon numéro 2 d'expérience le problème c'est que Hülkenberg serait dans la même situation que Perez quand il a signé C'était ouais. un super choix, Pérez, quand il a signé. Hein, je tiens à vous le rappeler. Et depuis, le problème de Lückenberg, c'est qu'il est verrouillé. Hein. Ils avaient une option qui a été validée chez S, donc, à moins que... Je ne vois pas Red Bull aller décrocher. Je ne vois pas Red Bull aller payer 15 millions pour avoir Lückenberg. Lückenberg, <rire> ah J'aurais pu faire des podiums en F1, mais vous savez, j'étais bloqué par euh, Steiner, donc euh, c'est compliqué. Euh, mais je vois... Euh, où est-ce que j'avais... Ah, Gaëtan qui me disait le numéro 2, qui a deux fois moins de points que le premier, est-ce que c'est déjà arrivé avant Ça a failli en 97. <rire> Techniquement. Euh... Frenzel avait fait 42 points en 1981. Je n'écoute pas ce que tu es en train de dire. <rire> mais deux fois moins de points. Mais est toujours... Lui est toujours adepte de cette phrase qui est que cette information ne me plaît pas, donc elle est fausse. <rire> <rire> Alors en 2002, il y a 144 points pour Schumacher, 77 pour Barrichello, donc on n'est pas loin du double aussi. Mais pas, mais pas complètement quand même. Pas complètement. Euh... Et non, en 2004, 148, 114, donc effectivement... Euh... Non, mais Castor dit 1963, oui, non, mais alors oui, mais, ouais, oui, mais c'est des saisons, euh, bon, oui. Effectivement, Jim Clark marque 54 points, Hills 29, bah, même là, ça ne marche pas. Enfin non, non, Jim Clark marque 73 points, on en retient 54. Oh ah, putain. Parce que c'est-à-dire que voilà, on rappelle que 1963, par exemple, c'est un, un cas où on, on retenait euh, euh, seulement, je crois, les 7 meilleurs résultats de la saison. Et en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est que Jim Clark, pour vous donner encore une idée du bonhomme, euh, c'est que globalement, donc, ils lui ont pris ses sept meilleurs résultats de l'année. Et son huitième meilleur résultat, qui a donc été retiré, c'est une victoire. <rire> <rire> Puis une deuxième place, et une, une petite troisième place aux États-Unis, en petite forme ce jour-là. Euh, mais voilà, oui, effectivement, voilà, en 1963, Jim Clark a complètement les 6 meilleurs de Vicaster. Euh, oui, les 6 meilleurs, pardon, oui, parce qu'il n'a pas fait Monaco en plus. Oui, non, mais voilà. Quand sont trois domaines la F1, mais disons que dans une, dans une ère moderne de la F1, euh, alors oui, effectivement, Camon monte en 94, oui. Et tu prends en compte Schumacher par rapport à ses équipiers chez, chez Benetton, oui. Là, c'est 2, 3, 4, 5, 10 fois. Et le, hein, le, double, le double avec des équipiers, je pense que c'est arrivé plus souvent que ça. C'est vraiment le double champion, vice-champion ouais. euh, qui n'est jamais arrivé de mémoire. Mais c'est même pas sûr qu'il soit vice-champion Pérez, c'est ce, ce qui est terrible. Bah, il, a la, il a vraiment de la chance ce week-end que Hamilton fasse n'importe quoi au départ. Hein, parce que là, il était prêt à prendre un, un 12-0, 15-0, enfin 12-1, 15-1, facile. Et euh, voire même peut-être plus, a, parce que les Mercedes auraient été devant. Donc, euh, donc il a vraiment de la chance. Parce que Hamilton n'est qu'à 30 points. Mm. Et, euh, mais ça grappille un peu, Et effectivement. Euh, Hamilton ouais, marque 30 points sur les trois dernières courses, lui en marque 5, et donc à ce rythme-là, dans deux courses, il est, dans deux courses, trois courses, il est au... au niveau de Pérez. Quoi. Alors qu'on rappelle qu'on vous dit sans cesse que chez Mercedes, il faut une saison moyenne, enfin voilà, c'est une saison où ils sont, ils sont pépères, mais pourtant, l'autre, il va quand même finir il y a oui. deuxième. De trop de choses, nous dit pardon, 21h10, et je rate l'intro, depuis quand Grand Prix commence à l'heure Quand même euh... <rire> Alors 20h30, non, mais 21h10, c'est Oui, un quand même, 21h10, c'est la fin du, du repas pour les gens qui aiment bien Red Bull, ils ont raté leur équipe déjà habituellement. Donc... Non, là, on a été plus tard que d'habitude, en plus, parce que la régie n'a pas lancé YouTube. Donc... Encore une fois, on ira taper sur les doigts. Si vous êtes... Euh... Euh, si vous, si vous... Alors, si vous travaillez dans le domaine de la régie, si vous, vous appelez Régis aussi, enfin voilà, tout ce genre de choses-là, venez... Hein, euh puis euh, deviendrait la, la régie officielle de, de Grand Prix, mais euh, ouais, non, là, Sergio Pérez, moi je trouve que c'est euh, très très compliqué, Slim Kyudi, c'est quoi le sponsor d'ailleurs, tu sais qu'il y a un message épinglé dans le chat, <rire> qui du coup te montre le sponsor <rire> mais le sponsor on en parlera putain, vous en faites pas euh, donc euh, ouais, là, Sergio Pérez, très très très compliqué quand même ce, mmh. ce week-end ouais mais D'ailleurs, c'est vrai que, oui, je vois, on l'appelle Sergio P16, mais effectivement, en qualif, c'était Sergio P13. Donc... Oui, oui, et Sergio P13 marche encore beaucoup, marque beaucoup mieux que P16. Donc voilà. est, il est très bien. En plus, il adapte le, la blague, et ça, on apprécie quand même. Voilà. <rire> Tout pour la vanne, <rire> c'est important. Euh, là, on apprécie, on peut... mais je pense que Marco apprécie pas trop les blagues dans ce genre-là. Non, mais on m'a dit dans le paddock, parce que j'ai quelques, évidemment quelques petites euh, hein, quelques petites petites entrées, là, euh, <rire> on, on m'a dit qu'il voyait ça d'un mauvais oeil, d'ailleurs, et de Marco, mais... <rire> Ça va, ça va, on a, a l'habitude. Je me suis dit, si Pérez est viré, il n'aura plus de chance en F1, selon vous. Il n'y a plus de place. Parce que parti comme ça, il va se faire virer au bout de trois Grands Prix en 2024, donc euh, c'est quasiment possible. On euh, aller chez As, s'il a envie. Mais... Oui, c'est ça. En fait, il faudra qu'il soit... Euh, il faudra qu'il soit... Euh, comment dire qu'il ait des ambitions à la hauteur de ses moyens. Mais après, bien sûr qu'un Sergio Pérez peut intéresser la moitié des équipes. Ce n'est pas, euh, pas non plus devenu une brêle et euh, il a énormément à apporter à une équipe qui, sera, euh, qui ne jouera pas le titre. Donc, ah, à dire, le, euh... De Truman Chauve nous dit, évidemment, ça c'est le nom que tout le monde veut mettre, hein, mais... Audi, alors je vous promets, ça, je, vous fais, mais je, je vous en fais vraiment un truc, mais si Audi arrive en F1, la conquête, conquérant, on bombe le torse, Avec Sergio Perez en pilote numéro 1. Alors, j'adore Sergio Perez de base, il n'y a pas de souci. Mais ça fait quand même deux ans qu'il est très mauvais. <rire> Donc, à un moment donné, tu peux. Enfin, ce serait complètement barre. Je ne je, je vois même pas. Enfin, encore une fois, alors après, on critique beaucoup la culture de l'instant, mais je, je n'arrive pas à concevoir. Et c'est ça qui me fascine chez les petites équipes, qu'on enfin, qu ait redonné sa chance à Hülkenberg. Pourquoi pas, parce qu'il a fait des piges quand même intéressantes, oui. mais par exemple, qu'on ait repris Magnussen, enfin, euh, As, oui. quand même, quand ils ont eu le problème avec Mazepin en 2021, 22, pardon, ils ont quand même absolument tenu à avoir Magnussen, c'est-à-dire que Steiner, il était là, était, il voulait Magnussen, c'était le choix numéro un absolu, alors que t'as du mal à comprendre, quoi. Mais, euh, mais, mais je n'arrive pas à concevoir qu'une équipe aujourd'hui puisse dire, ah oh, Perez, euh, je vois des choses qui me plaisent. Mais quoi Bah, Perez, ce qui plaît, c'est l'argent et l'expérience. Ouais. Mais, euh, mais en fait, là, je pense que le problème, c'est que sa cote est en train de chuter dans le paddock. C'est-à-dire qu'il va passer de euh, pilote la meilleure voiture du plateau à ne mérite plus sa place. Mais euh, c'est un peu violent, mais c'est comme ça. Et euh, après, bon, euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est juste que la, la culture de l'instant, elle vaut pour certains pilotes. Mais là, c'est vrai que Perez, il n'y a même pas une culture d'instant à se dire il y a un bon pilote sur le marché. Parce que ça fait quand même maintenant un an et demi qu'il est vraiment à l'ouest. Enfin, non, pas un an et demi, mais ça fait un an, on va dire, parce que depuis la deuxième partie de saison 2022, c'est quand même compliqué. Et, euh, et je ne vois, vois pas quelle équipe, euh, à moins qu'il y ait une équipe qui ait besoin de, de, qui ait besoin de fric. Après, c'est n'est pas exclu que, que, par exemple, ils le mettent un peu chez AlphaTauri aussi. Mais, euh, mais qu de... est-ce qu est que lui, vraiment. Enfin, il n'y aura pas forcément beaucoup de choix, mais je pense que lui, on avait déjà évoqué, il a un contrat à Red Bull Racing. Il n'a pas le contrat à Red Bull où on l'interchange, je pense. Bonne question. Parce que moi, j'aurais. Enfin, je serais quand même. Bon, Ricardo l'a fait, hein, donc c'est pas impossible. Mais je trouve qu'en termes de fierté, quand même, aller, aller, aller chez Alfatori, alors que tu été recruté pour. Euh, pour ah, je pense Falcon, que si tu fais si à se faire dégager au bout de quelques courses en 2024, je pense que Ricardo prendrait sa place et que Lawson prendrait la place de Ricardo. Ce serait le, le move logique. Ils ont, ils ont déjà trois pilotes chez Alfatori. Donc, effectivement, ce serait, ce serait fou qu'ils qu fassent rentrer un petit peu Perez aussi dans. Et oui, d'après Marco Pérez, a une clause qui l'empêche de rejoindre AlphaTauri. Et oui, je pense qu'il a quand même été. Euh... Oh, moi, je me méfie. C'est marrant, mais quand dit que Marco, dit un truc, je n'y crois pas. Oui, vraiment, littéralement, jamais. Ouais, c'est vrai. Je, je prends le propos oh. de Marco et je dis, vu et s'en fout. Parce oh, que vraiment, dit... à chaque fois qu'il dit un truc, c'est. On nous dit, cher Grand Prix, c'est possible. Ah oui, non, bah, alors là, je vous parle. On <rire> vous parle de honte d'aller chez AlphaTauri. il La alors... honte de retourner en F2. Là, il pourrait, hein, il n'a pas été champion. Il a, il a été vice-champion uh, GP2. Donc, il peut. il, il dit, peut en bon, était... F2. Il... <rire> parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, ça on veut dire, il y a Robert ça donc il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, mais c'est quand même compliqué. Quoi. Mais ça, intéresse c'est un ça. épisode que j'ai du mal à voir ailleurs qu'en F1, par contre, le jour il fera plus de. Mais moi, ouais. je pense que. Parce qu'on ne l'évoque pas, mais je pense que si Red Bull lui dit au revoir, il dira au revoir à la F1 aussi. Hum. Je ne le vois pas continuer à tout prix. Déjà, 2020, il était à l'aise avec le fait. Enfin, à l'aise. Il n'était pas content, mais il était à l'aise avec non, le fait d'arrêter. Il, était... il, a, il, il avait, avait accepté le fait que ouais. ça s'arrête là. Et puis soudainement, Red Bull lui lui tend les bras, et là c'est l'opportunité d'une vie, donc je pense qu'il, enfin, j'aurais envie de dire, il sait qu'il a déjà eu une chance inespérée, et vraiment un truc ouais. incroyable, mais d'un autre côté, ça lui a aussi, euh, ça, lui a, ça lui a quand même un petit peu, je sais pas, ça lui a vraiment donné l'appétit aussi de, de continuer, parce qu'il a gagné des courses, il a, il a, joué, il a joué le titre pendant, pendant deux mois, enfin euh, voilà, il a, je pense quand même que ça lui a donné envie de, de retrouver ça, mais pas en allant chez, chez Sauber, chez AlphaTauri, chez, même chez Aston Martin qu'est-ce qu qu'il faire chez Aston Martin enfin, a... aujourd'hui les, les seules équipes où il pourrait faire mieux c'est aller chez McLaren, aller chez Ferrari des équipes qui pourraient te permettre de retrouver le podium régulièrement Mercedes, est-ce que vous croyez vraiment que le 2 Perez intéresse ces équipes là, évidemment que non, Mais non. Mais non. Donc, euh, Mercedes leur vieux pilote c'est Lewis Hamilton, McLaren ils ont misé sur un duo de pilotes qui ont 22 et 24 ans Mmh. Ferrari euh, ils, ont, ils ont Sainz et Leclerc qui font bien l'affaire pour l'instant euh, si Sainz part je vois pas pourquoi Pérez y retournerait de toute façon je sais même pas si, je sais même pas si la, le directoire de Ferrari aurait vraiment envie de récupérer un pilote qui les a plantés en 2013 hein, parce que ça fait 10 ans mais je pense que il y a des rancœurs un peu tenaces c'est ah oui c'est oui, Pérez qui avait choisi euh, oui, au moment où Hamilton a annoncé oui, oui, c'est lui qui a oui. sauté sur l'occasion c'est vrai oui. euh, ouais mais après il est pas bête aussi hein, il savait très bien que chez Ferrari il allait végétar encore 17 ans parce que Massard voulait pas le virer donc... <rire> Un peu un peu compliqué euh... un... on dit dans le chat Bottas et Perez chez As en 2025 ouais, la non, maison non, de non. mais c'est vrai qu'il sera content Steiner, il aura son duo de, de pilotes expérimentés. Oui, mon... oui mais dans ce cas là euh, comment dire Satoru Nakajima, il fait, il fait rien euh, je veux dire à un moment donné Derek euh, Deli, <rire> <règles, des rire> bon bah voilà il s'occupe de la carrière de son fils, <rire> bon, après son fils a plus grand de carrière c'est bon quoi, il peut, il peut les prendre les gens d'expérience s'il faut c'est euh, vrai mais, Mike Andretti aussi, parce qu'il peut, il peut venir en F1 ah, il, sans... Il peut prendre Christian Danner aussi, parce que Christian Danner a dit que les pilotes auraient dû continuer euh, malgré la chaleur. Enfin, en gros, on s'en fout de la chaleur et que les pilotes ont qu'à rouler Donc, euh, il, peut, il, peut, il peut prendre Christian Danner pour lui montrer ce que c'est que des pilotes de F1, parce qu'apparemment, il a complètement oublié. Il a complètement oublié. Mais alors, euh, voilà, je j'avoue que c'est un peu... Euh, on dirait qu'il n'a pas pris sa retraite, le garçon. Mais... Non, mais malheureusement, <rire> je, cette légende urbaine a pris... Un jour, il a dit, oh, ben vous savez, je suis retraité. Personne ne l'a relevé alors que je suis désolé, c'était une information. Moi j'ai lu ça, j'étais oh. comment Mais euh, attendez, euh, personne ne le pas savait Pas possible, mais ça fait 8 ans qu'il fait plus de DTM, ça fait... je pensais qu'il suivait un, un, vraiment un régime d'entraînement. Et ben non, non il voulait pas revenir à la Je suis petit il ira en IndyCar remplacer Grosjean. S'il vous plaît, je tiens aussi à vous rappeler quelque chose. Si on pouvait arrêter d'envoyer tous les gens de la en IndyCar, pas que Sergio Pérez me dépérait, mais c'est bon quoi. Imagine pauvre... allait faire de NASCAR T'imagines le pauvre Pato Howard ah, ah, je suis une légende au Mexique en Indicato. Allez, Sergio Perez Mais, mais non Mais, mais allez C'est <rire> pas sympa, quand même. J'avais commencé à faire un truc. C'est difficile. Méradie <rire> Croce nous dit, si Button revient, il pourra purger sa pénalité. <rire> Moi, je, je pense... Mais... Williams. Il a toujours une pénalité de Monaco 2000. Voilà, virer Sargent pour un grand prix, <rire> Button à la place, il prend 5 places sur la grille, et voilà, on, on fait la blague au moins, quoi que ce soit. Un peu... On ouais, rappelle que, que Jensen Button est pénalisé sur le grand prix de Monaco 2017, tout à fait. C'est pour avoir envoyé la verline, peut-être la première dans le mur. Alors, de tout vous on me dit, Akilen fait la rest of Champions, donc est-il vraiment retraité Oui Ça, c'est un. Quand ta ce cours un... de l'année, c'est la Race of Champions, c'est un. un point un Tom Christensen aussi, c'est ce seul cours de l'année. Donc. Euh... C'est une petite astuce. Hein, si vous voyez après, s'il la... la gagne, d'après les standards de 2004, c'est le meilleur pilote du monde. Donc Effectivement. Euh... Après, ah est-ce que, voilà, si le meilleur pilote du monde peut être retraité, qu'est-ce que ça veut dire des mauviettes qui ont fait le Grand Prix du Qatar ce week-end ah bah, ça Rassurez-vous, on l'évoquera quand on aura des. Des, des pilotes encore plus évidemment euh, en, en difficulté, parce que bon, Verstappen était. Euh, il faisait pas le malin après la course. Il ne faisait pas le malin, mais il était assez frais par rapport à. Était quand même, ouais, il était, il était, je pense que Verstappen pourra encore faire 20 tours. alors que les autres... Il a dit, dit lui-même être en tête et ne pas avoir à me battre avec ma voiture a été une grande aide, parce qu'effectivement, je ah, pense que sur une voiture qui est sur des rails, que tu peux un peu relâcher et que tu es tout seul en tête, il y a quand même. Enfin, je pense que voilà, par rapport à. Un... C'est Magnussen, je crois, qui était pareil, au bord de l'effondrement, mais lui, il pilote une AS qui doit être un enfer mmh. sur un circuit pareil, avec des pneus morts euh, pendant les trois quarts de la course. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, non, <rire> rentre, dit <rire> eh, oui, s'il n'a pas transpiré, lui, toujours là, le vieux, effectivement. Frais, le, bah, Hamilton et Sainz, ils étaient... Euh, c'est les frères, jeunes qui ont du vrai. mal. Hein. Les plus ouais. âgés, eux, ont très, très bien géré. Hamilton, euh, Sainz, euh, non, franchement, c'est... Les jeunes, ils ne travaillent plus assez, c'est bien connu, ils ne sont pas assez bien préparés, donc... Euh... <rire> Non, absolu. Euh, Blabou, il me dit, quand t'as été élevé par son père, tu peux sur 60 par 60. Façon, 60 je... oui. bon, <rire> Au pire. bout de 40 tours, ils ont dit, Max, si tu ralentis, t'as une torgnole qui a dit, bon, bah, j'accélère. Oui, parce, <rire> parce que, que ça, ralentis. quand même, communication radio et on a demandé à Verstappen d'accélérer. Oui. Ce qui était fou, là, maintenant, à un moment donné. Bon, enfin, ce qui est très bien, et ça, c'est mon petit point noir du Grand Prix. Euh, surtout sur cette communication-là, il y en a eu d'autres sur la saison, mais... Au lieu de simplement dire, OK, Max, tu as besoin d'accélérer un petit peu, c'est... Euh, Max, est-ce que tu pourrais raisonnablement augmenter le rythme de manière sensible et, et, et là, j'ai compris Max Verstappen qui a dit, qu quoi <rire> Parce que c'était incompréhensible la demande de JP. De C'est pas possible. On peut pas juste dire, bon, Max, bouge-toi le cul. Est pas, Où est Alan Permain dans ces cas-là <rire> Pour lui dire qu'il est trop nul. <rire> non. non. Ouais, C'est assez... Euh, bah, bon, je pense bien. que... C'est comme qu'ils ne sont pas clair, oui. lui demander d'accélérer qu'il qu ne savait pas trop comment il allait réagir. C'était Raikkonen, je crois, un jour, où on lui avait dit euh, « euh, Kimi, euh, il va falloir euh, euh, passer sur une stratégie alternative, ton équipier a des pneus différents des tiens, euh, donc voilà, c'est une situation de course particulière où tu lui fais un, ré, un récit de 40 minutes. » Et Raikkonen lui dit « Non, mais vous voulez que je laisse passer ou pas »« Dis-le-moi clairement. » C'est pas compliqué, quoi. « Dis-moi... Il... » Il avait pas mal le prendre. Je pense que Verstappen, tu lui dis accéléré, il aurait pas mal pris. Il aurait mis un meilleur tour en course, deux secondes de tour plus rapide que tout le monde. Et puis voilà. De toute façon, il le fait, il le fait dans l'avant-dernier tour. On peut lui dit Alonso a dû être ceinturé par les mécanos s'il ne repartait pour une demi-course sans. Là, je pense qu'il avait littéralement trop chaud au cul pour ça. Mais... oui, c'était, oh grandiose. Hein. Non, c'était pas le plus, c'était pas... oui, il avait quand même l'air globalement plus frais de tous. Ça qui est quand même formidable. Il a passé son. Et Alonso, grand... je pense qu'Alonso on sous-estime vraiment sa forme physique. Il a passé et son euh... grand prix dans dans un environnement vraiment... à 60 degrés. Mais sur un, un siège en 80, <rire> tu vois, c'est vraiment. Enfin, c'était. Mais le mec ça, sort ça, et ça va. Ça va. Euh, il a dit c'était pas la pire course de sa carrière en termes de chaleur. Effectivement, à Paris en 2009, il a fait un malaise littéralement. Et Paris euh... en 2009, c'est en, en plein jour et il a pas sa gourde. C'est euh... 40 degrés, euh, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué. Il y a Zéro héros qui demande si Laurence Rohl lui a dit qu'il allait se faire cuire le cul. <rire> <rire> Le il l'a plus... pris de manière un peu trop euh, littérale, littéral, <rire> et du coup, eh la prochaine fois, il prendra des œufs et puis il fera des œufs durs comme ça, il sera, il sera content. Bon, on va faire plaisir à Manu, on va parler de McLaren. Euh, que... Ça me fait énormément plaisir. Quel week-end! Euh, avec euh, donc double podium le dimanche, euh, bah, double podium le samedi aussi d'ailleurs, non? non euh... Ah non, c'est pas Norris qui fait trois parts, Non, non, non, non. non. Euh, si, si c'est Norris fait, qui euh, fait trois. Oui. Si, si, dou deux, deux doubles quatre podiums le même week-end. J'aime pas, pas le sprint, je ne le considère même pas comme une victoire. Je suis content que euh, Piastri fasse premier. Et euh, avec Franck, on avait parié sur ce trio-là, mais on ne sait même pas comment on a réussi à y arriver, puisque la course a été tellement bordélique que ouais. c'est un miracle que ce soit ça. Mais euh, non, je suis très content qu'il gagne le sprint. Mais bon, je sais pas, pour moi, ça fait un peu fausse victoire. Et ça fait un peu. Euh, je sais pas. C'est comme un pilote qui gagne, et après il se fait disqualifier. Tu dis, ouais, bon, c'était ouais. pas une victoire, tu vois. Et là, c'est un peu oui, pareil. Oui. Non, mais ça n'est pas une, quoi. C'est que 19 tours, il n'y a pas eu d'arrêt. Enfin, voilà, on ne sait pas ce que ça aurait donné euh, autrement. Mais, mais on déjà, sait ce que ça aurait donné. Euh, Verstappen aurait largement. Euh, déjà, de... il fait la pole. Quand... Enfin, la pole. Il fait le la... ouais. meilleur temps de. de la... Ils font foutant. la première ligne. Ils, euh, vie, ils font la première, la première ligne. Ce qui est, est ce, qui est, ce qui est fou. Ouais. Moi, je... en fait, j'ai des difficultés. On, on reparlera de Piastri après. Mais je veux juste. Enfin, sur Norris, j'ai beaucoup de mal avec ce week-end de sa part. Parce que. Euh, je trouve que le samedi, il est démentiel. Le samedi en sprint, le, le, la course qu'il fait est oui. formidable. Le dimanche, il fait une super course aussi. aussi. Donc En fait, d'un côté, je suis partagé entre le... C'est dommage parce que sur ce week-end, il mérite un peu. Tu vois, tu te dis, c'est dommage parce qu'il fait un super week-end, mais c'est Piastri qui gagne et qui finit le dimanche. Mais d'un autre côté, il n'est pas capable de mettre des roues en piste le vendredi lors des qualifs. Donc, Il se met pas dans une bonne position de départ, et enfin, même d'ailleurs tout le vendredi, parce que ouais. vraiment tout le week-end, Norris, pour faire des, des tours dans les midi de la piste, c'est compliqué. Le samedi, il prend un départ calamiteux. Il fait sa connerie déjà en qualif parce qu'il est en train d'améliorer le chrono de Piastri, et, et il, il sort dans, dans le virage. Ouais. Voilà, et en fait... Et donc, de là, il part deuxième, et il rate son départ. Et donc, c'est là où je trouve qu'en fait, ce, ce week-end, pour moi, est très symptomatique de la carrière de Lando Norris pour l'instant, ouais. et c'est ce qui m'inquiète quand je vois ce que Piastri en a fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, Norris est très clairvoyant, il a dit je... bravo Oscar, il n'a pas fait d'erreur, moi j'en ai fait et c'est ce qui fait qu'il est devant. Et franchement, euh, là-dessus, on peut dire bravo Norris, parce que je sais que je pense que ça ne va pas être facile pour lui de voir le pio qui arrive à côté et puis qui, bah, qui le bat. Clairement, maintenant, c'est de plus en plus. Enfin, J'exagère parce que le Japon, il est devant par exemple, et puis globalement, il a une meilleure façon de gérer les courses. Euh, Norris, mais c'est vrai que c'est fou ce que fait Piastri. Mais Norris bah... par exemple, tu vois, je me dis, tous ces équipiers en F1 ont, ont gagné. Bon, encore une fois, Piastri, ce n'est pas un grand prix pour l'instant, mais, mais en fait, c'est quand même difficile, tu me dis. Là, ah, mais, tu, mais tu, tu te dis, le jour où ça va se présenter pour McLaren, tu te demandes comment ça va retomber sur lui, en fait. Tu as l'impression qu'il y aura toujours un truc où mais ça n'a pas Parce être. que moi, j'ai un peu. Je ne veux pas, évidemment, que ce soit, que ce soit le cas. Je, je lui souhaite de gagner, parce que c'est quand même un grand talent. Mais euh, moi, j'ai un peu peur qu'il soit dans la situation du avec les podiums. C'est-à-dire que, certes, Hülkenberg n'a jamais été capable, enfin, n'a jamais fait de podium, on va dire, oui, il n'a pas eu les bonnes voitures, il a eu les malchances. Il y a deux occasions en or de faire des podiums. C'est oui. Brésil 2012. Enfin, au moins, enfin, non, même, oui, il y en a... En tout cas, deux très clairs, c'était Brésil 2012 et Allemagne 2019, où c'est du tout cuit. Ouais. Il les a achetés par la fenêtre, les deux. Tu peux rajouter Bakou en 2017, où il tape le mur, alors qu'il jouait... Euh, la, la Renault jouait de manière incompréhensible le podium, enfin et coup 2018, où la, la Renault euh, joue le podium... Non, non, non, 2017 ah, bah, et 2018, deux. les deux, ils tapent le mur, et les deux, au moment où ils tapent le mur, il est devant quelqu'un qui finit sur le podium. Voilà Donc, j'ai peur que Norris fasse un peu pareil, parce que quand il a ses opportunités de gagner pour l'instant, mm. Et euh, il fait pareil aussi, euh, Bahreïn 2014, Perez finit devant, euh, juste parce que Hülkenberg fait une connerie. Mm. Donc tu vois, c'est euh, des euh... choses où, en fait, moi j'ai vraiment peur qu'à la fin de sa carrière, en ouais, enfin, je... L'autre fois, je ne lui souhaite pas, mais j'ai peur qu'on parle vraiment en se disant c'est dommage parce que, tu vois, ouais. par exemple, un Nick Heidfeld qui a le record du nombre de podiums sans victoire, tu te dis, à part Canada 2008 où son équipe ne le met pas sur la bonne stratégie, mais je n'ai pas, pas le souvenir d'un Heidfeld qui, laisse, qui vendange une victoire. Ouais. Je trouve qu'il a, il a été très bon pour faire des podiums, mais il a toujours été trop court pour aller gagner un grand prix. Euh, par sa voiture ou par tout simplement euh, voilà, son, son pilotage. mais oui. Norris en a eu des, des, des possibilités de gagner et, et il y a, il a, il a des week-ends où tu sais que s'il si, peut tout mettre en place il peut gagner là je pense qu'il pouvait largement gagner le sprint de samedi et honnêtement s'il se qualifie bien le, le vendredi soir euh, dimanche il peut peut-être pas gagner le grand prix mais au moins contester le truc à Verstappen le pousser un tout petit peu plus dans ses retranchements peut-être que Verstappen du coup peut avoir un problème peut faire une petite erreur avec la chaleur enfin il peut se passer des trucs oui. Mais ah mais vrai, Mathieu dit que le problème pour Norris ce week-end c'est qu'on lui relève son principal atout qui est la gestion des pneus par rapport à Biasserie, mais il ne faut pas oublier qu'il part quand même 4 places derrière, donc euh, de toute façon c'était mal barré parce qu'il avait foiré sa qualif mm. et je suis désolé, McLaren ils perdent une grosse opportunité parce que ils sont la plus grosse menace de Verstappen en course en partant 6 et 10, ils terminent 2 et 3 euh, s'ils ne ratent pas leur qualif, ils partent 3 et 5 non, ils partent euh... 3 et 4, ils 4, ouais. 3 et 4. Ouais. donc euh, s'ils ne ratent pas leur dernier tour euh, avec les limites de piste, donc ça veut dire que potentiellement en partant 3 et 4, c'est avec les Mercedes qui s'accrochent devant, alors bon, c'est pas qui refait l'histoire, les Mercedes s'accrochent peut-être ah. avec, euh, parce que Hamilton serait parti derrière lui, derrière eux, donc forcément, ça aurait pu être sous le bordel, mais potentiellement, euh, ça jouait, ça jouait, euh, peut-être pas la victoire, parce que Verstappen est un peu sous le coude, mais, il y avait quand même, il y avait quand même moyen de faire encore mieux, et c'est vrai que, euh, il foire bien, et Norris foire énormément, puisqu'en Q3, il n'a pas un seul chrono validé, Donc, euh, donc en fait oui dans tous les cas on lui enlève son atout mais même s'il y avait eu une course normale il partait quand même 4 places derrière et je pense que ça aurait été compliqué et heureusement qu'elle est très rapide cette McLaren parce qu'au final mmh. euh, il, il marque globalement je mmh. trouve la totalité des points qu'il pouvait marquer enfin, quand, tu en, quand tu mets Verstappen dans le lot euh, tu te dis qu'ils font 1 et 3 du sprint, 2 et 3 du grand prix c'est merveilleux enfin, dire, 47 points sur le week-end c'est exceptionnel donc, euh, donc ça c'est très positif pour eux mais, mais voilà c'est moi c'est le, le sentiment vraiment important que j'ai envers l'Odoris et c'est pour ça que je trouve que ça se voit en fait on sent on sent que mentalement ça lui ça pèse quand même et c'est normal ça je, je, je conteste pas mais euh, même le petit message radio à la fin où il dit qu'il est plus rapide ouais mais à ce moment là j'ai envie de te dire oui t'es plus rapide mais tant pis tout, tout s'est joué les deux jours d'avant limite quoi. Enfin, et donc Norris j'ai vraiment peur que ça commence à lui monter à la tête dans le mmh. sens où euh, à lui prendre la tête parce que samedi en conférence de presse top 3 donc le moment où il sort de la voiture il dit euh, Oscar a gagné avant moi c'est pas une vraie course mais il a gagné avant moi mmh. et pour moi si Piastri gagne un grand prix avant Norris ça va l'achever et, et si, si le gagne cette année alors là là ça sera très compliqué Heureuse... ouais. d'un côté heureusement il y a peu de chances que ça arrive vu que les... vraiment les pneus Piastri a beaucoup de mal euh, on va dire mais il suffit ouais, d'un Abu Dhabi qui a un billard qui va pas forcément user les pneus enfin, tu vois, il... il suffit d'un grand prix où l'usure n'est pas très forte et que du coup tu puisses un peu plus taper dans les pneus peut-être que Piastri ouais, un, un grand prix où la McLaren est mieux tu sais pas ce qui peut se produire mmh. en course ça peut tourner à l'avantage l'un de l'autre et donc de Piastri potentiellement mais, euh, et surtout le problème de Norris c'est que Piastri c'est sa première saison Oui. Piastri découvre quasiment tous les circuits l'an prochain il va retourner sur des circuits que Piastri connaît avec une EF1 et ça va être vraiment vraiment dur pour Norris parce que la marge de progression de Norris elle est encore là il a encore de quoi gagner en... mais il a, il a beaucoup de quoi gagner en expérience et donc sur la vision de course la manière de gérer ses courses et tout ça euh, Piastri il a beaucoup à gagner aussi en rythme et en préparation en temps de préparation parce que là il passe beaucoup de temps à préparer Justement, sa connaissance du circuit et tout ça. Et quand il aura pas ça l'an prochain, euh, moi je m'inquiète beaucoup pour Norris parce qu'en fait, je pense que rapidement, il va se faire déborder. Moi, ça m'inquiète. en fait, d'un côté, c'est un peu, euh, je trouve, logique quand on se penche sur ce qu'il faisait avant la F1, l'épisode. Parce que Norris, quand il est arrivé en 2019, beaucoup l'ont hypé. C'est ça qu'il fait une première saison très bonne facture, 2020-2021 est au super niveau, 2022 aussi. Mais en fait, on oublie beaucoup qu'en 2018, il perd le titre F2 face à Russell, un titre qui, sur le papier, lui revenait Enfin, en gros, il était quand même le favori d'avant-saison. Euh, et je trouve qu'en fait, ben, les, les niveaux qu'on a actuellement, pour moi, sont logiques. Je trouve que Russell en F1 est un cran au-dessus de Norris. Oh. Et je trouve que Piastri Et, et po, a le potentiel pour être un ou deux crans au-dessus mmh. euh... parce, que, parce que Russell et Norris euh, Russell et Piastri euh, et Leclerc on peut le mettre dans le même truc. c'est quand même c'est quand même un niveau déjà avant d'arriver en F1 tu vois que c'est un niveau dessus Norris était très très bon mais c'était pas, euh, pas il, il, voilà, il finit derrière Russell en fait tout simplement. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'il a toujours il manque en fait ça se voit qu'il manque d'assurance en course parce que vraiment 100% des moments où il y a des décisions à prendre, il n'est pas capable de s'imposer auprès de son équipe. Mmh. McLaren, en plus, n'est pas la meilleure équipe pour ça, et du coup, euh, à chaque tu vois, Pays-Bas, typiquement, il avait largement mieux à faire, euh, et la stratégie est foirée totalement chez McLaren. Et euh, quand la a plus commencé à tomber. Et je m'inquiète un peu pour ça, parce que finalement, il n'a pas l'air, même après ces années, de... J'ai l'impression que, que Russie 2021, elle a pas mal paralysé là-dessus, et en fait, ouais, je sais pas, je trouve que... J'ai peur que ce qui manque à Norris, ça lui manque toujours dans sa carrière. En fait, ce n'est pas le retour qui sait mm -hmm. l'expérience aide. Mais. Euh, ça se développe pas si facilement. Mais ça se développe pas si facilement. Là où Piastri, ce qui lui manque, c'est juste l'expérience pour gérer ses pneus, pour doser son attaque. Euh, ce qu'il fait pas encore. Parce qu'on voit qu'en début de relais, il est toujours systématiquement plus rapide que Norris. Et à la fin des relais, il est systématiquement moins rapide que Norris. Donc ça montre bien ouais. qu'il est beaucoup moins euh, dans, dans, la, dans le dosage. Mais, euh... Mais oui, moi, pour moi, l'an prochain, Piastri finit devant Norris. Euh... Et je ne suis pas si étonné que ça. Effectivement, comme tu dis, quand tu vois les, les, les parcours de chacun, ce n'est pas si étonnant. De toute façon, Piastri, encore une fois, euh, bravo Alpine d'avoir raté, euh, raté un tel pilote, quand même, parce que mmh. c'était évident que c'était un, un talent générationnel. Et je pense qu'à mon avis, il va aller très très loin. Il a, il a un potentiel énorme. Euh, oh, pour toi. moi, c'est le meilleur rookie en F1 depuis Verstappen. Et je pense qu'il est un petit peu au-dessus de Russell, un petit peu au-dessus de Leclerc. Moi, c'est le meilleur rookie en F1 depuis Hamilton, limite. Ouais. Parce que la, la saison de rookie. Oui. Enfin, en tout cas, oui, meilleur rookie oui. Oui. par rapport au palmarès plus tard. Mais en saison de rookie, enfin, ce qu'il fait, c'est. vrai. C est... C est vrai. Ouais, je pense que si Verstappen, on lui avait mis les fesses dans une voiture qui pouvait gagner en 2015, il aurait, euh... oui. il aurait gagné des grands prix aussi. Hein, il oui, été... je pense aussi. Alors, on nous disait, euh, Norris venait de la F3, Europe, Russell était le favori. Russell venait de F3 tout court enfin, rappelez-vous ouais. la F3 Euroseries jusqu'en 2017 et tout c'était un bon championnat quand même hein. <rire> et je, crois, je me demande même si la F3 Euroseries n'était pas plus puissante que la F3 euh... Ça, plus enfin que là. les GP3 de l'époque euh, potentiellement tu vois, globalement ils arrivent tous les deux rookies 2018 Pan et Russell l'a nettement devancé parce que Norris avait très bien commencé la saison et puis gros passage à vide euh, oh. et, et, et, et malheureusement je trouve que là on sent enfin il tombe contre un Piastri qui est un pilote vraiment euh, exceptionnel et donc euh, ouais, franchement je me dis euh, j'espère que, voilà, que ça va quand même un moment sourire à, à Norris qui va pouvoir tout mettre euh, bout à bout mais je suis d'accord avec le fait que si Piastri gagne il va, ouais. il va, il va plus être là je pense il va, il va, et moi je pense à penser main. que Norris... Euh commencera rapidement à regarder à côté quand il verra que Piastri est imprenable. En fait. parce que Là, pour l'instant, ça va, il le domine encore, mais au moment où Piastri va commencer à le dominer en performance pure et en course, je pense que, je pense que Norris va rapidement se, se tourner vers d'autres équipes. Parce que c'est vrai que Alka dit euh, Piastri a une maturité perturbante et c'est vrai, il n'y a rien qui l'atteint en fait. c'est ça qui est impressionnant chez Piastri ça, y a a impression ans... il a l'impression qu'il se fait chier quand il fait la peau il y, a... ouais. y a 22 ans, il n'y a rien qui l'atteint on lui dit euh, tel truc en course, il le fait on lui dit euh, t'accélères, t'accélères et en fait il n'est jamais, euh, même quand il fait une course où il, il foie ou quand il y a un truc qui ne lui va pas ou quoi, il, il gueule pas à la radio, il n'est jamais, jamais décontenancé, en gros bah, euh, ça se passe mal, tant pis c'est une mauvaise expérience mais j'en tirerai des quelque chose et ça se passe bien, tant mieux, ça se passe bien Et quand tu vois euh, quand tu vois Norris qui est très, très émotif à la radio, en fait où il le dit lui-même, mmh. à chaque fois qu'il réécoute ses radios, il est choqué de voir à quel point il gueule, à quel point il est euh, il semble en détresse entre guillemets. Euh, ouais, je pense que ça va être compliqué pour Norris de ne pas se laisser bouffer. Mais après, on verra. Hein. Et d'un côté, euh, moi, si j'étais Andreas Seidel, je commencerai à l'appeler Norris maintenant en lui disant Si ça ne va pas chez McLaren, tu viens chez Audi. Ouais. Oui. Euh, lui nous dit, dit si Perez est viré après le Mexique par Red Bull, est-ce que Norris pourrait plonger directement Tu sais que Zach Brown il demande 23 millions de dollars à Alex Palou alors qu'il a même pas fait une course pour eux Ah non mais Là je crois que Norris ouais. il, a, il a pas assez d'argent sur 12 générations pour pouvoir payer ce que Brown lui demanderait pour mmh. rompre son contrat là donc non. Hein. Et Red Bull a pas assez d'argent pour payer vendre pour le lâcher la, Norris la Zach Brown, il va tenter. Au pire, il tente le coup, tout pour le tout et il dit Ok, je rachèterai de bulles pour un dollar symbolique. Mais voilà, c'est le. On s'est reste deux saisons de contrat à, à Norris Donc les dédommagements, ce serait à hauteur de. Vu ce qu'il touche, ce serait au moins du 30 millions, quoi. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas combien il touche, mais ouais, il doit, il doit bientôt. En à mon avis, il doit être 10 et 15 millions par ouais. an au minimum. Ouais, faisable, donc, non, non, ça doit être faisable. Il y a est à 8 compliqué. en 2021, je crois. Donc. Ça serait compliqué, mais, mais là, euh, tu veux trop regarder la salle de Je suis même pas encore arrivé au moment où il rachète tout à 1 franc. <rire> Donc euh, là, je me suis arrivé au moment où il a perdu son entreprise pour un franc. <rire> Pardon, ou là, peut-être qu'on spoil des gens. Oui, alors oui, euh, si vous voulez pas être spoilé, wikipedia.com Sage Bernard Tapie, hein, puis vous, à un moment donné, ça ira. <rire> euh, mais, mais franchement, je, je trouve que euh, Piastri me, me, me bluff cette saison, alors qu'on savait qu'il allait être très bon. Mais qu'en plus, il a cet avantage absolu c'est qu'il a une voiture qui est de mieux en mieux. C'est-à-dire oh. que l'an prochain, si la voiture joue le titre, Bon, c'est pas grave. Il a l'habitude déjà de jouer des, des, des bons podiums, des bons résultats, des victoires, des machins. Il, il est déjà habitué, en fait. Ouais. Euh, donc, c'est ça qui est fou, parce qu'effectivement, imaginons la McLaren joue le titre l'an prochain, mais cette année, elle continue à faire ses 17 e place. Euh, c est, c est, tu passes de la pâte au joueurs au, au grand bain quand même. Hein. Il, faut, il, faut être, il faut être prêt. En, en fait, je me dis, si McLaren avait été au niveau qu'elle est maintenant toute la saison, Piastri aurait fait une saison 2017 Euh, 2007 d'Hamilton, ça aurait ouais. été la même chose, c'est-à-dire que ça aurait été des victoires, des podiums, et en fait je pense qu'il n'aurait pas été euh, perdu ou quoi que ce soit. Donc, euh, J'ai d'apprendre que les Daft Punk sont censés séparer dans le chat. Oui, je pardon, hein, je mets des infos. Mais <rire> je... non, non, mais plus sérieusement, euh, et, euh, et en fait c'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est que, en gros, tu te rends compte que toute l'année, ils lui ont donné une voiture et qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec la voiture. Il, était un... il a toujours été un cran en dessous de Norris, mais jamais très loin, et il est de plus en plus près, au moment où la voiture marche de mieux en mieux. Euh, il ne tremble pas quand il y a un podium en jeu, il ne tremble pas quand il y a une pole en jeu, parce qu'au final samedi, il fait la pole. son dernier tour est fou, et euh, il ne fait pas de conneries. Euh, il ne tremble pas quand il y a une victoire en jeu, même si c'était qu'un sprint, bah, il est largement devant, il accélère quand Verstappen est derrière lui, il tient le rythme, et vraiment, c'est... Euh... Enfin, Moi, j'ai été impressionné par sa fin de sprint, parce que Verstappen est derrière, et on sait que avoir un Verstappen qui... Euh qui est derrière toi ça peut être terrifiant je pense parce que tu sais que c'est qu'une question de tour avant qu'il t'éclate littéralement mais en fait euh, en fait il n'a pas il a pas bougé de sa ligne il a fait des, des chronos il a amélioré ses chronos et il a gagné donc euh, franchement grand grand bravo à lui c'était euh, c'était hyper impressionnant un grand talent en scarpiasry c'est c'est vraiment fort là j'avoue qu'il il m'impressionne vraiment et puis cette facilité cette décontraction Même sur Twitter, après les... les c'est chat, des... en fait. Même sur les... Voilà, après le caïf du vendredi, là, il a émis la photo en mettant... Euh, 20, <rire> et un, les 1, les 2 et 6e, ouais. du coup. <rire> c'était... Ouais C'était bon. génial, en fait. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que... Tu sens qu'il prend du plaisir à être en F1. Il les communique vraiment très bien. Et c'est très, très marrant. Donc, euh, moi, je suis... Euh... Je suis très fan. Et puis, je suis très content que mettre la récupéré à parce que, pour moi, c'était le, le très bon très bon move. Et bravo... À, à Zach Brand d'avoir insisté pour l'avoir, parce que ça, c'est vraiment une très bonne décision. Bravo à Andrea Stella aussi pour gérer aussi bien son, son équipe cette année. Et, parce que j'en viens à la question de euh, Gregus qui disait comment on explique que McLaren ait pu retourner la situation aussi vite. Alors ils ont fait des développements qui ont été plus euh, travaillés que prévu, ce qui fait qu'ils n'ont pas mis le package qu'ils auraient voulu mettre au début euh, de la saison, mais du coup le package était prévu pour être une vraie évolution de la MCL 36 de l'an dernier. Et euh, la MCL60 de cette année, du coup, la version définitive qu'ils avaient imaginée et qu'ils ont travaillé plus que prévu est arrivée en juillet, ce qui est très tard, mais a fonctionné puisque, du coup, le, le, voilà, ils, sont, ils sont totalement inspirés de Red Bull sur l'aéro, ils ne le cachent pas, de toute façon, ça se voit, mais, euh, mais ils ont trouvé le bon concept et, euh, mine de rien, ils ont des suspensions à l'avant qui sont des suspensions attirantes comme Red Bull et, potentiellement, je pense que ça a pu aider le fait que de se rapprocher énormément du concept aéro de Red Bull fonctionne encore mieux sur leur voiture que euh, sur les autres. Mais euh, mmh. Donc, euh, effectivement, je ne vois pas pourquoi cette fois-ci, ils rateraient leur début de saison 2024, parce que là, ils ont un concept qui fonctionne très, très bien. Euh, donc, euh, ce sera à eux, maintenant, de, de convertir l'essai. Mais, euh, mais c'est vrai que, oui, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Et puis, en fait, ils ont ramené un package avant le Japon. C'était où C'était quand euh, Singapour. Oui, ça... c'était à Singapour, puisqu'on n'a pas vu les effets à Singapour, mais on les vus au Japon. Euh, le dernier package est hallucinant. Donc, euh... Et même en n'ayant pas vu les effets au Japon, à Singapour, il fait deux Noé. Euh, oui, c'est ça qui est fort. Enfin, ils sont vraiment. Euh, je, je... Pour... En fait, globalement, c'est la meilleure équipe de F1 actuellement. Parce que Pérez. Bon. Euh, Parce euh, que Pérez. Ah, oui, de toute façon, encore une F1, fois. As en dessus, mais... Singapour, Suzuka, euh, Los c'est 104 points pour McLaren, 74 pour Red Bull, 70 pour Ferrari, 57 pour Mercedes. Et les autres sont à moins de 20 points. Donc, euh, c'est. C'est clair, actuellement, c'est la meilleure équipe de F1. Hmm. On nous dit Mercedes revient progressivement aussi sa promesse, qui est une très bonne manière pour nous de passer à la suite, Manu, sauf si tu as autre chose à ajouter. Oui. Euh, mais alors, par contre, Mercedes revient progressivement, oui, oui. Bon, Mercedes est encore pour moi à son, son niveau habituel. Euh, George Russell qui termine donc quatrième de ce Grand Prix, chapeau. Parce que une bien belle vendange de points de la part de Mercedes, parce que euh. je pense que ça pouvait potentiellement jouer le double podium euh, face à McLaren s'ils si avaient été tous les deux en course au même niveau, parce que Russell roule très, très vite. Ah, il fait, il, il ouais. fait un, un énorme grand prix, Russell. Alors, à bon, un moment, j'ai commencé à me dire, parce que côté Indycar de cette course, j'ai eu, eu peur, en fait, du moment où Russell s'accroche avec Hamilton, part en tête avec eux, passe au stand, et j'ai commencé à me dire, mais attends, si la safety car dure un peu, est-ce qu'il ne le ferait pas rentrer au stand de nouveau, mettre des pneus et ne plus faire que deux arrêts en course Et je commençais à voir le Russell qui fit deuxième juste parce qu'il aurait fait un arrêt de moins que les autres, oui. parce qu'il n'aurait pas eu les 18 tours. enfin euh, Tu pouvais faire en deux arrêts une fois que la course s'est annoncée. Mais heureusement, heureusement, de cette manière, ne s'est pas passé comme ça. Mais il a quand même fait un super grand prix. Il était rincé de chez rincé. Ah il peut, hein, avec euh... de... Lui, pour le coup, alors, tout le monde a dit on a fait 57 tours qualif mais lui, plus que les autres. Ah oui, lui, c'était euh, bon. Quand tu vois qu'au tiers de la course où la moitié, je ne sais plus, Mercedes lui dit, on peut espérer la quatrième place en faisant un gros euh, tout parfaitement. Et il, a, il choque la quatrième place assez largement. Donc, euh, il, il pourrait il a fait une... la troisième, je pense, s'il n'était pas uniquement euh, diminué, parce que la fin de course, on voit quand même qu'il est... Ouais. Déjà, été... au milieu de la course, il avait les mains, on voyait, il mettait les mains, il faisait des mouvements avec ça, je pense qu'il avait des crampes, énormément ouais. de crampes. Euh, il ouvrait la visière en ligne droite pour aérer, enfin c'était noir. En Et les un pilotes un... ont confirmé aussi, donc c'est bien ce que j'avais mis ça sur Twitter parce que je me disais que c'était ça, mais en fait il y a certains pilotes qui mettaient aussi les mains, pas que pour les crampes, mais en fait pour, oui, pour, de l air. L air, ouais. pour que l'air vienne, vienne directement dans la voiture. Euh, là, c'était des conditions qui étaient, euh, qui étaient franchement honteuses. Mais la vraie question que tout le monde se pose, à qui la faute au premier virage? C'est à celui qui l'a entièrement, entièrement admis hein, je pense. <rire> Hamilton, en fait, c'est de la faute, elle vient un peu à Mercedes, parce que quelle idée Tes pilotes par 2 et 3, quelle idée de mettre celui de derrière en tendre et celui de devant en médium Ouais, mais ils partaient sur le bon côté de la piste. Je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'Hamilton soit nettement devant avant le premier virage. Et, et il arrive et, et, à la et, zone de virage derrière. De, c'est une grosse connerie de leur part, parce que la veille, Russell par 4 donc mauvais côté de la piste, et il fait un départ stratosphérique. Mmh. Il se retrouve en lutte pour la, la tête de la course. Euh, Et il la prend quelques voilà. virages après. Ouais, euh, oui, on a oublié sur McLaren, record du monde absolu de l'arrêt le plus rapide en 1 seconde 80 pour changer 4 pneus. Vrai. Avec un calme, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais alors les, les mécaniciens, tu as l'impression qu'ils ne bougent pas. Des petits mouvements comme ça, c'est hallucinant. Mais là, mais, c'est fou, parce que ce qui est quand même, quand même dingue, c'est qu'on se dit, ouais, entre 1,80 et 1,91, la différence, tu ne l'aperçois pas. Je trouve qu'on l'aperçoit. Je trouve que quand tu fais l'arrêt de, de, de Norris sur le va marqué, tu sens qu'il ne s'arrête pas longtemps. Ouais. Tu sens vraiment que c'est beaucoup plus rapide qu'un qu qu arrêt de 2 secondes, 2 secondes d'une. Enfin, c'est fou. On a vraiment cette habitude maintenant. 1 seconde 80 en même temps. Mais c'est dingue. Euh, on nous dit tous épuisés à la fin. Est-ce que vous pensez que l'argent empêchera de se poser la question du risque insensé d'aller faire du sport dans le désert Je tiens à rappeler que le Grand Prix du Qatar à partir de l'an prochain se courra en décembre. Il fera correct en, en oui. décembre, mais par contre euh, c'est une moment où je flex <rire> mais, mais, mais en fait ça m'a pas, euh, quand, quand j'ai vu euh, comment les pièces étaient, ça m'a rappelé euh, Bahreïn en novembre qui était donc un peu plus tard quand même, donc j'étais allé l'an dernier pour le week euh, c'est vrai que le Moyen-Orient en novembre, décembre, janvier, tout ça, c'est très agréable parce que tu as des points, tu, tu montes quand même à une trentaine de degrés le la journée, mais ça descend un peu le soir, et ça peut être pas mal. Mais ça, par exemple, c'est en Arabie Saoudite. Tu vois, l'Arabie Saoudite en janvier, 32 le jour, 18 la nuit, tu vois. Donc vraiment, euh, tu sais pas comment t'habiller, mais c'est agréable, parce que tu passes ta journée estivale, et puis la soirée, quand même, t'es pas, pas mal. Mais pareil l'an dernier, on, avait, on montait à 32 la journée, ça n'est jamais descendu en dessous de 27 degrés la nuit. Euh, avec une humidité de fou, et les premiers jours... Ça allait, mais alors le jour de la course, le samedi, moi je me demande comment les mécanos les... et tout ça ont pu vraiment terminer parce que le samedi, il faisait 31 degrés de... jusqu'à 23h et avec une humidité de 75%. C'était euh, rien qu'en fait être debout dans le paddock était insupportable. Mais de euh... toute façon, ça ne m'étonne pas, on le voyait sur la grille, les journalistes étaient détrempés ouais. alors qu'ils étaient juste debout sur la grille. C'était moi, je euh, en plus savoir que ces pays-là, ils mettent la clim à 17. C'est incroyable. Et donc, nous, on faisait des trucs où on, tu, tu passais du centre du, du, du centre média où tu avais ta clim à 17, 18, et tu mettais le, le pied dehors, tu es, es vraiment en plus assailli par une, par une masse d'air qui, ben, de toute façon, même s'il y a du vent, c'est du vent chaud. Euh, et, et donc, on nous disait, voilà, au Dakar, ils n'ont pas ce souci. Euh, euh, il faut au Dakar, avec la chaleur, il y a la clim. Déjà, oui, il y a la clim. Ça aide, évidemment, d'avoir une voiture fermée. Par exemple, le WEC, c'est pareil. Euh, le WEC, ils ont une, un règlement disant que la température à l'intérieur du cockpit ne peut pas dépasser de plus de 10 degrés la température extérieure. Donc là, au Qatar, il aurait fait 42 dans le cockpit au maximum. Bah, en F1, tu ne peux pas. Oh. Et, et en F1, je crois que c'est Ocon qui avait expliqué ça, où j'ai vu un pilote qui l'a dit, en fait, il y a un souci, entre guillemets, sur une voiture de F1, c'est que du coup... Euh, l'air se dissipe vraiment dans la voiture, quoi, du coup. Et comme ils ont le moteur ouais. dans le dos, ben, forcément, l'air se dissipe vers le cockpit. Et il fait vraiment 60. Ouais, il, fait, il fait 60 degrés. Et tu ne peux pas faire du sport dans ces conditions-là. Euh, voilà, on nous dit que ça se trouvera en décembre, il y a de 51 degrés, il ne fera que 39. C'est monté à 40. Euh, dans la... Je crois que lundi, c'est monté à 40, par exemple, juste après le week-end de Grand Prix, au Qatar. Mais vraiment, en décembre, il fera peut-être 32 la journée, mais ça descendra à 26-27 le soir. Ce qui reste beaucoup plus gérable que le 32-33 sans air et tout ça. C'était compliqué. dit le système d'aération des casques en IndyCar. Mais tu le mets comment, sachant qu'il n'y a pas d'aéroscreen Sachant qu'il n'y a pas de fermeture, en fait. Tu ne peux pas justement mettre un... système d'aération En fait, le système d'aération n'aurait pas aidé, là. Puisque ce n'est pas une clim en IndyCar. C'est juste de l'air de dehors qui rentre dans un... Dans un trou et qui va dans un tuyau mais là l'air il était à 32 degrés, il était moite euh, te... ils auraient encore plus surchauffé je pense les pilotes est-ce que la solution c'est pas de réfléchir un peu le calendrier c'est à dire que là c'est le cas pour le, le Qatar mais euh... en fait au bout d'un moment il va falloir arrêter les conneries sur certains, certains points quoi. mais, mais là où je me, je, je me pose quand même la question est-ce est que vraiment l'humidité était si élevée parce que c'est la seule séance où ils ont vraiment eu beaucoup de mal La plus longue, évidemment. 4, euh, 75% d'humidité avec 33 degrés. Ouais, ouais, ouais, Là où à Singapour, il y avait 80% d'humidité, mais que 28 degrés. Et apparemment, du coup. Euh... Oui, ça, ça fait une, quand même une différence. Et parce que par exemple, je, je pensais à euh, Bahreïn 2005 ou 2004, où il faisait 42 degrés. Euh, et les et vu que c'était en plein jour, est-ce avec... que c'était pas plus sec Voilà, je pense effectivement Moi je pense que c'est vraiment le combo. T'imagines, c'est 33 degrés à 75% d'humidité. Ah, oui. ah non, mais c'est vraiment. Et, un peu et peu ce 33 degrés, c'est la température au départ, mais c'est la température dehors. Donc dans les voitures, euh, dès qu'elles sont allumées, c'est minimum 40 degrés. Hmm. Et euh, au plus fort de la course, je pense que avec la combi, les ressenti devait être dans les 55-60 degrés pour les pilotes. Ah non, et 75% d'humidité. C'était terrible. En plus, comme ils avaient les soucis de pneus, ils étaient obligés de s'attaquer. Enfin, c'était tout était là, mais, euh, mais quand je vois l'état de Russell quand il sort de la voiture euh, et les autres, hein, mais on, on profite il de tous... parler chez Mercedes parce que c'est le premier ah ouais. mais on va, on va les évoquer chacun de toute façon, on va les évoquer individuellement, vous oui. en faites pas mais là c'était euh, c'était vraiment fou on dit qu'il faut climatiser les circuits comme les stades mais il serait capable vraiment... mais après ouais, l'année prochaine est... il y aura les F2 de jour, oui mais honnêtement ça ira il fera, il ce, fera... Sera comme... ce sera comme Abu Dhabi Bahreïn voilà. il fera un peu ou... plus sec Déjà, l'air sera plus sec. Euh, ils vont... ça, ça, ça ira mieux. Voilà. Ça, je pense que ça ira mieux. Euh, c'est une bonne décision, déjà, de mettre le Grand Prix en décembre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en octobre cette année, du coup. Euh, parce que ça, j'arrive parce... pas à voir, Mais tu sais que je m'inquiète un peu parce que l'an prochain, c'est en décembre parce que la saison est repoussée un peu. Ouais. Euh, parce qu'elle commence... Ça commence tôt. Ça ah, commence le 10 mars, je crois. Non, non, c'est juste qu'elle Mais je pense, parce que l'an dernier, ils ont fini la saison plus tôt mais à mais cause de la Coupe du Monde. L'an prochain... Oui, l'an prochain, on a deux pauses. On a la pause estivale, trois Grands Prix et une pause d'un mois. Donc euh, oui. Mais... Toujours malin, ça, ça, ils font toujours ça bien. Donc ouais, après, à ouais. voir, euh, je ne sais pas. Et au moment où il se passait quoi, s'il y avait un crash en fin de Grand Prix mmh. et le pilote n'a pas la force de sortir tout seul, bah, il serait extrait par l'équipe médicale hein, à un moment donné. Je... Mmh. Et C'est dommage, mais ça reste... Euh, en fait, qu'un que, qu pilote parte dans les graviers parce qu'il s'est évanoui dans sa voiture ou qu'il tape très très très fort et qu'il soit inconscient, pour l'équipe médicale, c'est la même chose. En fait. c est, c est, c est... Ils auraient géré de la même façon. Là, le seul cas différent, ça aurait été un accident à la Grosjean et la voiture prend feu. Ah bah là, par contre, oui, là était, ça aurait été terrible. Euh, ça aurait ouais, été vraiment, a vraiment donc la euh, ouais. ouais, bon, c'est fini clairement mais, euh, mais l'avantage c'est qu'il y a moins de murs de ce genre là au Qatar où là vraiment ils ont mis des euh, murs super loin euh, mais, mais rappelez-vous par contre moi ce qui m'inquiétait c'est quand on entend tout ce qu'ils disaient et que vraiment ils étaient tous déshydratés atteints de, de, de coups de chaud rappelez-vous Roger Martin en Inde en MotoGP on l'a évoqué euh, oh. dans le Racing Café Roger Martin euh, le, le, le médecin du MotoGP à envisager de le de défibriller, de, de le choquer directement, à même le sol. C'est ça, hein. Euh, c'est une chose une grosse désertation. Ouais, le cœur peut, peut en souffrir. Euh, et, et du coup, rendez-vous compte que euh, c'est pour un effort de 40 minutes. Là, on leur a demandé une heure et demie à fond. Et, euh, et franchement, non, non, c'était très très très compliqué. Il fallait prendre une gourde sur la moto, mais il avait décidé de ne pas prendre de l'eau, ce, ce qui est très bête. Il devrait obliger les pilotes, mais Pas euh, là vélo, voilà, non, ça non, ça, ça n'est pas possible. Je ne sais pas si tu as remarqué, le cadre est plein en moto. Il <rire> faut démonter un panneau pour aller choper la gourde, c'est chiant. C'est très, très compliqué, ce n'est pas, pas pratique. Euh, ils n'ont pas la tâche, ils n'ont pas les pédales rapides non plus. les <rire> euh, Mais donc voilà, c'était vraiment des conditions très, très difficiles. Euh, et oui c'est bon, on revient un petit peu sur cet accrochage c'est dommage il y avait effectivement ouais. de quoi faire mieux mais, mais là Hamilton je trouve qu'il fait une ouais, c'est une petite cagade quand même il rentre dans le virage comme si il, a, il en fait quelques-unes depuis deux ans Là, mm. c'est un peu euh... j'espère que peu... c'est pas, pas symptomatique d'un début de déclin parce que je trouve qu'il le faisait je... pas avant ça ouais mais il fait quand même une belle saison mais je, je pense qu'il a un peu le... En fait, c'est comme on est au Qatar, je me dis, s'il reste sur la ligne extérieure, il va le dingue hors de piste parce que la piste est super euh, poussiéreuse. Oui. Je pense que par exemple, c'est mais... un, un départ pareil à, je sais pas, à Silverstone ou on ou quoi. Il, il va faire le freinage, mais il va laisser plus de place parce qu'il sait qu'il a moins de possibilités de, de, de glisser. Après, tu dis, il n'a pas l'habitude d'aller dans le peloton. Là, il est quand même à 3 de front pour la tête de la course. Donc, c'est oui. pas non plus... Euh, il a déjà fait bien pire dans le peloton. On vous dit, ce n'est pas la peur du sable sur l'extérieur. Bah... Dans la zone de freinage, c'est le fait d'être à l'extérieur qui lui permet de freiner beaucoup plus tard. Et d'avoir des d'étendre. Des, des des mais une fois que tu rentres dans la courbe, tu sais que tu n'as vraiment plus de grip du tout. Donc. Euh, mais en même temps, tu as des pièces qui tenaient bien par l'extérieur, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout. Moi, je pense qu'il s'est dit je vais prendre à l'extérieur. Et en fait, à aucun moment, et c'est ça qui m'inquiète un peu, même si ce n'est pas pour en général, c'est plutôt sur cette prise de décision-là. C'est qu'en fait, il double Russell par l'extérieur. Alors, Russell le tasse un peu dans la ligne droite, voilà. Oui. mais du coup, il le double à l'extérieur. Mais à aucun moment, tu as l'impression qu'il s'est dit qu'ils sont encore deux de front à côté, alors que mm. c'est évident. Puisqu'il double Russell qui est en train de doubler Verstappen, donc euh, en train de se mettre à l'auteur de Verstappen. Donc, je suis un petit peu... Euh, je suis un petit peu sceptique. Après, Russell le tasse à gauche, euh, Bubble Boy, parce que bah, Verstappen rate son départ, hein, de nouveau. C'est mm. le gros point faible de Verstappen cette année. Et que Russell a l'occasion de se décaler et qu'il ne va pas non plus piler derrière Verstappen pour laisser passer Hamilton à gauche. Donc, euh, euh, tu peux pas. Euh, il avait dit qu'il le laissait passer, euh, qu'il qu était OK pour qu'il le laisse passer par l'extérieur, mais il n'allait pas non plus sacrifier son départ et perdre trop de place euh, pour, pour ça. Un mmh. 3 de fond, c'est Bon après, c'est une piste où tu peux être à 8. 3 de fond sur beaucoup de circuits, ça finit mal. Hein, donc, euh... mmh je crois qu'il qui demandait qu'est-ce que c'est la couronne, il nous dit la couronne à côté de son pseudo, c'est Prime, tu peux donc utiliser son Twitch Prime ici, parce que je suis désolé, je sais que tu te plains des puces c'est Twitch, mais je ne peux pas grand-chose. Euh... Bullboy, c'était le plan, mais c'était le plan dans le virage, c'est-à-dire que Russell devait garder son intérieur, sa trajectoire, et laisser passer Hamilton, et pas le bloquer si jamais Hamilton est à l'extérieur. mais le plan c'était pas de le laisser... Euh... Encore une fois, Russell, il a aussi une course à faire, et euh, le plan c'est bien, mais il peut pas non plus tout sacrifier, euh, je veux dire, c'est... Euh... Le, le, le plan, c'était que si Hamilton avait plus de motricité et passait plus vite dans le virage grâce à cette nocive euh, tendre, il pouvait à ce moment-là le, euh, le, le laisser passer, mais il n'allait pas non plus piler au départ. Kell nous dit, je n'ai pas compris la défense en ligne droite, mais il ne se défend pas sur Hamilton. Russell l'a dit, il ne regarde pas derrière. Russell, il réagit à Verstappen. Ça que les... Verstappen les... se décale, hein. Verstappen les... se décale de Les croix, deux donc manquent donc... de se percuter parce que Verstappen se décale et donc Russell se décale en réaction, mais il ne défend pas sur Hamilton, à aucun moment il ne défend que... sur Hamilton. Quand une fois, tout le monde critique Russell et Hamilton pour leur mouvement et tout ça, mais n'oubliez pas que Verstappen, à tous les grands prix, se décale comme un bourrin au départ. Hein. Euh, bah, je, tiens que, des... je tiens à rappeler que Verstappen, il démarre sur le côté gauche de la piste à la base. Hein. Voilà. Il arrive sur le vibreur à droite quand même hein, en premier virage, donc euh, c'est quand même... Euh... En ayant ouais, repoussé Russell à l'extérieur à gauche, donc euh, il se <rire> donc, décale euh, Il bien quand même, hein, je pense. Hein. Euh, merci, c'est très gentil. Euh, tu penses que Russell aurait perdu des places en laissant passer à Hamilton mais, mais en fait, c'est pas... qu'il en en fait, fait, c'est même vrai... pas laissé passer, mais, mais c'est oui. que... La, la, seule raison pour le, enfin, la seule solution pour le laisser être devant à l'amorce du virage, c'était de freiner derrière Verstappen. Mais mmh. s'il fait ça, tu as toute une série de pilotes qui va passer parce qu'il mmh. perd, il perdrait énormément de kilomètres. heure. Vous ne vous rendez pas compte de la vitesse d'accélération de CF1 et de, de, du fait que probablement en faisant ça, il serait obligé de freiner de 20 ou 30 km/h. Et 20 ou 30 km/h, c'est deux fois l'effet DRS quasiment. Donc... Je, je crois que beaucoup ne, ne, ne prennent pas en compte dans le chat là, le fait que c'est un départ de Grand Prix de F1. Enfin, vous vendez, ouais. je ne réalisez pas le fait qu'il est là, il fait ses procédures, il prend le départ, il voit qu'il prend un meilleur départ que Verstappen. Il est focalisé sur Verstappen. Son objectif, c'est d'être devant Verstappen. Et on dit, je pense que l'erreur a été d'établir le plan. Non Mais il n'y a pas de plan. Enfin, le, je... plan, le plan, encore une fois, le plan, il faut, il faut le relativiser. Le plan, c'était que si Hamilton arrivait à être à l'extérieur dans le virage et pouvait enrouler autour de Russell, Russell n'allait pas le gêner, n'allait pas se mettre à l'extérieur, n'allait pas lui coincer la trajectoire ou quoi. Si Russell voyait Hamilton passer, il le lui ouvrait, il le laissait la porte. Mais le plan, ce n'était pas Hamilton passe devant à tout prix, parce que tu ne sais jamais oh. comment les départs se font. C'est hyper aléatoire sur ce circuit. On a vu que. Norris, au sprint, Norris qui est deuxième prend un départ horrible, alors que Russell qui est quatrième sur la même trajectoire prend un départ de fou. Euh, et Verstappen rate un départ de la première place le dimanche, en tout cas ne réussit pas très bien. Donc tu ne peux, tu, tu peux pas non plus établir un plan strict, genre Russell va laisser passer. Tout ce qui se fait, du, du, ce qu'on appelle le, le rundown jusqu'au premier virage, c'est chacun pour sa gueule. À aucun moment tu as une consigne sur cet endroit-là. Euh, tu as une consigne quand tu as un virage parce que forcément un mec qui a des pneus tendres ira plus vite que celui qui a des médiums et potentiellement vu qu'il freine plus tard il arrivera plus fort dans le virage donc effectivement la trajectoire n'était pas con d'autant que derrière c'est un virage à gauche donc forcément Hamilton aurait eu l'intérieur etc mais il n'y a pas il y a pas, euh, y a pas de, de tu peux pas avoir une, une consigne sur les 500 ou 700 premiers mètres d'une course de F1 parce que c'est là où le pilote prend son impulsion donc ça concerne le réflexe, le démarrage de la voiture, le patinage de la voiture Et l'accélération. Et si à ce moment-là, tu perds des kilomètres-heure, mais ça se joue à, déjà à 3-4 kilomètres-heure, tu perds des places, et bien si tu fais un coup de frein ou un coup de relâchement d'accélérateur pour dire je te laisse passer mon équipier, et bien tu perds encore plus. Alors évidemment, il y en a dans le peloton qui le font parce que tu as les voitures qui se décalent devant eux, et tout ça, mais tu n'as pas de consigne, euh, de consigne consciente à ce niveau-là. C'est terrible hein, parce que j'ai failli faire mon, mon, mon fanboy là. un Bubble Boy qui met Attention Michael, j'ai fait 18 Grand Prix de F1, alors je sais de quoi légalement est capable une F1, je dis. Bon, ce nombre est beaucoup trop précis. Si pour... ça se trouve, on a un vrai pilote de F1. J'ai regardé le nombre, les, les pilotes qui ont fait 18 Grand Prix de F1. Il y a un brésilien dans le lot. Mmh. <rire> S'il vous plaît. Et si vous êtes Lucas Di Grassi, je vous poste le lien tout de suite. <rire> on a beaucoup de choses à expliquer. Alors, il n'y aura plus vraiment grand-chose sur le Grand Prix du Qatar. Je suis désolé. Hein. Euh... Mais, mais voilà, je pense que le départ, c'est un incident de course. Ça arrive. Alors, effectivement, ce qu'il me disait, bon, Hamilton qui parle j'ai été percuté par mon équipier, mais c'est normal, les deux, à chaud, oui, à... on dit plein de conneries. Et, et à, Hamilton que... l'a dit rapidement, et d'ailleurs, par contre, Russell a raison, au Japon, il s'est fait déjà percuter par Hamilton. Oui, ça par contre, oui, ça c'est un peu énervant. Ça, oui ça je peux effectivement le comprendre. Mais, mais par contre, 18 euh... Grand ah, Prix, sont bien d'accord. <rire> J'avais compris que tu avais fait 18 Grand Prix à la 1 genre, 10... enfin, le départ, quoi. <rire> euh, mais, euh... mais vraiment, le truc, euh... Russell, par contre, après l'accident, Les, les 47 minutes de. Non, mais je suis vraiment désolé, non, mais je comprends, c'est terrible, j'ai vu le replay. Et je me disais, mais vraiment, j'avais peur qu'il ne passe pas à autre chose. quoi. Ce qui est un peu parfois le souci de genre rossel au aussi. Euh... Je suis partagé, parce que des fois, je le trouve un peu plaintif pour pas grand-chose. Et en même temps, là, c'est vrai que sur le coup, il a, il a tellement rien à faire. Fin... Je pense que réellement, je pense qu'il a passé les 2-3 minutes qu'on suivit à se questionner sur pourquoi ça s'était passé comme ça et quelle était sa part de responsabilité. Et c'est que quand il a vu le replay sur l'écran, il a dit Ben non, je pouvais pas. Enfin, j'ai la confirmation, je pouvais la nulle part. Et d'ailleurs, Hamilton sur Twitter fait la même chose en disant J'ai vu le replay, effectivement, c'est de ma faute. Voilà. Au moins, ça c'est classe. Par contre, la roi à la droite qui s'échappe directement de la, de la jante. Encore une fois, il y a vraiment un ouais. souci avec ses, ses pneus à l'arrière, principalement. Et... C'est exactement la même mécanique que euh, les Final pneus de 13 pouces à Silverstone 2021, quand mmh. Verstappen fait percuter par Hamilton, c'est pareil, ouais. la roue euh, part direct. C'est -ce -ce son... que... des virages dans lesquels on rentre très fort en, fait, en vitesse. Mmh. Donc est-ce que c'est euh, la cinétique des deux. Mais, ouais, mais c'est quand même. Voilà, ça fait toujours cette ce petite remarque, peut-être que la FIA va se pencher dessus, parce que la FIA, on en parle souvent. Là, je ne sais pas, euh, je sais pas ce qu'ils font, là, mais ils prennent tout à bras le corps. Hein. Parce que là, ce week-end sur les pneus, ils étaient proactif machin je rappelle en même temps Pirelli, Pirelli apparemment les a alertés en mode les gars ne euh, déconnez pas parce que <rire> c'est grave ouais. euh, mais le samedi je suis navré mais ils n'ont pas décalé le, le sprint alors que c'était enfin moins de 4h30 après la fin du shootout machin et tout cette fois ci ils ont pas euh... oui alors ça c'est pareil ils le font pas à spa parce qu'on ne peut pas décaler il faut 4h30 et, et du coup on se prend une averse de merde au voilà. départ et puis là euh... c'est comme, comme ça les arrange quand même hein. Euh, mais en tout cas, directeur ils un enfin, communiqué disant On va faire en sorte qu'on puisse plus faire de, de sport autour dans des conditions pareilles, machin et tout. Je sais pas si Mohamed Ben-Souleyem. Apparemment, ben euh, Franck me disait euh, Ce sera sur Nexjen demain, mais ils vont aussi se pencher sur le, le sur cas le Landstroll pour son altercation dans les stands On en reparlera après. Mais... Oui, j'ai cru voir passer ça sur Twitter, effectivement, juste après. Euh, quand je, je, je crois que Mohamed Ben-Souleyem a relu les contrats euh, F1 FIA <rire> et s'est rendu compte que c'était lui qui avait ça, la main. C'est mon jouet <rire> Attendez, mais c'est moi le président Et du coup, euh, je pense qu'il a commencé à taper un peu du poing sur la table. Bah, je pense qu'il a vu que le retrait pendant 6 mois n'a pas été très euh, efficace. Mmh. Il change littéralement. Euh... On va me dire en fait c'est la faute de Verstappen. Oui, c'est ça, c'est complètement la faute de Verstappen quand je l'ai peint. <rire> oui, oui, oui. complètement. S'il n'avait pas été là, de toute façon, déjà, s'il n'avait pas là, c'était un doublé McLaren, il n'y avait pas d'accrochage euh, entre les Mercedes. Donc, oui. euh, ça a été, ça a été Manu n'aurait pas été dans l'émission parce que... Over the moon, enfin <rire> voilà, c est, c est... <rire> comprenez quoi, c'est toujours compliqué. Euh, 20 et 22h05 nous allons donc attaquer notre quatrième équipe. Il y a des jumeurais qui demandent des pneus 10 pouces euh, sur les F1. Ça, ça, ça irait peut-être mieux, effectivement. Ça serait un peu ridicule. Oui, attaquons, en tout la suite, attaquons la quatrième équipe. Attaquons la quatrième équipe, parce que nous allons parler de, de Ferrari. Alors, bon, effectivement, il y a un petit souci. Euh, oh. Puisque vous le voyez, Charles Leclerc termine cinquième. Et euh, Carlos Sainz n'a donc même pas pris le, le départ, euh, ce qui fait que du coup, comment est-ce qu'on pourra faire pour dire du mal de Carlos Sainz au week-end On peut parler de ses qualifications. On pourra parler de ses qualifications. Donc rassurez-vous, on trouvera toujours un moyen. Mais surtout, il est temps de nous donner, de vous donner quand même notre. Euh... Je suis vraiment navré de vous le dire, mais nous avons un secret. Nous avons clairement un secret. Euh, qui nous permet de dire du mal de Carlos Sainz quand même depuis très longtemps. Maintenant, dans cette émission, vous allez quand même être les premiers à le savoir. Mais pourquoi, alors que Carlos Sainz tient tout le monde chez Ferrari, nous pouvons nous permettre de dire tout cela Simplement, car grâce à notre sponsor du jour, mesdames et messieurs, qui est vraiment NordVPN, ceci n'est pas un exercice, rassurez-vous, euh, et bien grâce à ça, tout simplement, on peut, on peut se mettre en Espagne. Nous, on, pour nous, nous sommes des fans espagnols de Carlos Sainz, donc tout va bien. Et on ne nous attaque pas. C'est aussi simple que ça. Vous savez, ce n'est pas très compliqué. La F1 enfin, faites pareil. <rire> Moi, je vous conseille. Faites pareil. Vous pouvez vous plaindre de n'importe quel pilote en course. Et euh... ça vous évite les ordres de fans espagnols en plus. C'est ça. Puisqu'ils disent « Ah oh ben non !» C'est un compatriote. Donc tout va bien. « SOS, un compatriote. » Donc tout va bien. Et ça fonctionne très bien. Plus sérieusement, euh, vous l'aurez compris, ça n'est pas, euh, la... <rire> pas que la... Vra... Ça n'est pas la vraie raison, hein, bien sûr. Hein, vous l'aurez compris. Euh, mais on tenait quand même à vous. Euh à vous en parler euh, rapidement, bien sûr, parce que ça reste quelque chose. Vous le savez, bien sûr, le, la Formule 1 n'échappe pas à la règle des sports qui sont évidemment maintenant de plus en plus difficiles à suivre, euh, et, euh, et que ce soit en France ou ailleurs, de toute façon, et NordVPN est là, justement, pour vous permettre d'avoir cette possibilité. Donc, possibilité de, par exemple, regarder la Formule 1 sur la RTBF, si euh, vous souhaitez, puisque c'est la télévision belge, qui diffusent gratuitement euh, les, euh, les Grands Prix, mais c'est aussi très pratique, surtout, si vous partez en déplacement. Euh, parce que ça, forcément, c'est la petite chose qui est parfois assez, euh, assez difficile. Euh, je vous en avais parlé, hein, ma fameuse expérience du Grand Prix d'Italie vécu au Japon, sur Twitter, bah, plus jamais <rire> ça, Moi, ce jour-là, j'ai su que plus jamais ça, <rire> plus jamais je ne voudrais subir... Les, euh, les tweets de Gazou qui ne me permettaient pas de comprendre la course donc là au moins avec NordVPN c'est encore une fois donc un système je vous rappelle qui est euh, très simple vous vous connectez en fait Grâce à ce, à ce VPN, vous pouvez vous connecter partout dans le monde. Et ça vous permet donc eh d'utiliser notamment euh, les services géobloqués. Donc si par exemple vous avez une série Netflix qui vous intéresse particulièrement, qui n'est disponible que sur Netflix américain, ou dans le cas ici de la Formule 1, donc la RTBF par exemple, qui diffuse les, les grands prix euh, gratuitement en Belgique. Mais ça vous permet surtout, c'est quand même le plus important, de sécuriser un maximum vos données. Et ça je pense que nous sommes quand même d'accord pour dire que c'est très important, et on vous parlait du cas du voyage, Imaginez, vous partez dans les lobbies d'aéroports, on ne sait jamais évidemment qui a accès à ces données. Donc, c'est le genre de choses évidemment extrêmement importantes à faire. NordVPN donc, peut vous permettre de sécuriser ces données-là et également toutes vos données grâce à euh, toute leur gamme d'outils de, euh, de sécurité, justement informatique. Et vous le savez, parce qu'on est quand même sympathique, rassurez-vous, ça ne se termine pas simplement par NordVPN, c'est cool, débrouillez-vous. Non, on est quand même sympa. On vous permet, bien sûr, avec le lien qui est dans la description de la vidéo sur YouTube, dans la description du podcast, qui est en... en, en comment dire En message épinglé sur YouTube et sur Twitch, grâce au lien nordvpncom prix vous pouvez euh, obtenir une euh, très sympathique réduction. Vous pouvez obtenir sur votre abonnement de 2 ans, 4 mois offerts. Et en plus, l'abonnement est déjà fortement réduit. Donc, vraiment profitez-en euh, parce que c'est comme le dit Steam vous pouvez fausser les votes du driver of the d en votant de partout dans le monde et ça c'est quand même vachement bien aussi si vous n'avez vraiment que ça à faire pendant euh, votre période. parce qu'il faut, il faut se connecter sur tous les pays du monde voter <rire> plusieurs fois c'est très long à faire mais vous pouvez euh, le faire bien entendu Mais donc, euh, n'hésitez vraiment pas euh, à aller euh, consulter nordvpn.com slash grand prix. Vous l'aurez compris, évidemment, la chaîne. On ne fait pas cela que pour euh, saluer des, des produits comme ça. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas euh, à, aller, euh, à aller voir cela. Et vraiment, si je, je, je, je te jure que la, le coup de, du Japon, ça m'aurait vraiment été utile. Ça m a, m a... <rire> bon, après, avec la collection approximativement 1 méga de l'hôtel, je ne suis pas sûr que ça aurait fait une grosse différence, mais en tout cas... Si. Même, même si tu l'avais regardé en petite qualité, tu aurais quand même regardé. Voilà, voir des images, ça aurait quand même été, euh, été beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sympa. Donc voilà, euh, chers amis, nous pouvons passer maintenant, si vous le souhaitez évidemment, à Ferrari. Euh, Carlos Sainz, tu n'a pas pris le, le départ le dimanche, pas de sa faute du tout. Non. Euh, fuite sur, enfin, fuite de, non. Fuite d'huile simplement sur... Non, fuite d'essence. Fuite d'essence carburant, ouais. ouais, ils ont rempli la voiture, ils ont vu qu'il y avait une grosse fuite et en fait... Bah, C'était trop tard et la fuite était trop importante pour tenter de faire quoi que ce soit. Et euh, probablement dû au vibreur euh, du Qatar. Ah oui, ça c'est oui, voit qui aurait fait vibrer peut-être justement un peu trop. Oui, ouais. ouais, qui a, qui a, qui a creusé, qui a fait ce dégât. Plus, euh, ils avaient dû changer la batterie sur la voiture aussi à cause des mmh. vibreurs. Donc, euh, vraiment une ah oui. grosse saloperie. Euh. Et euh, ouais, non, effectivement. Alors, globalement, imaginez, oui, ils ont pris là, ils ont mis là, euh, le tuyau d'essence dans la voiture il s'est rendu compte à un moment donné que. Le... ça fait 1 minute quand même c est... C est... on a dépassé les 100 kilos d'essence on ne comprends pas et bien, c est, c est effectivement, euh, de... ils avaient les pieds dans l'essence avec une gomme de... dans le garage ils se sont dit tiens heureusement que Moroizu n'est avait... <rire> plus là parce qu'il serait arrivé avec sa clope et ça aurait été un drame absolu on a évité euh... on a évité ça euh... et là peut-être que Christian <rire> Danner aurait dit bah oui si les pilotes avaient du mal dans l'incendie du stand ferry, je comprends mais en piste là euh, ça, aurait été... <rire> ça aurait été scandaleux Euh... et John Smith qui dit pas de sa faute du tout mais bien fait pour lui, Emmanuel T alors non, je ne suis pas mais bon vu la qualif de merde qu'il avait fait, je ne sais pas s'il si aurait fait grand chose en course cela dit, mais euh, non, très bon, très bon samedi pour lui euh, globalement il a fait un bon sprint et tout mais c'est vrai que la qualif c'était pas ça et euh, je pense qu'il n'aurait pas eu grand chose à attendre de la course et honnêtement il s'est économisé euh, physiquement quoi. Mmh. Ah, clairement oui ça lui a bien ouais. ça, lui a, ça lui a souri je pense qu'il qu y a des de... pilotes qui n'ont pas couru dimanche Sur, ouais, dimanche surtout sur lui qui, est, qui partait loin et voilà c'est pas, euh, pas un drame quoi mmh. soi, euh... non non clairement euh, donc là je pense que ouais, ça, allait, ça allait bien mieux euh, c'est l'affaire mondiale de James May qui se vide direct au sol sans passer par moteur c'est un peu pareil et on demandait euh, euh, qui demandait ça, c'est Alka qui demandait les équipes inspectent les formules normalement oui mais le problème c'est qu'on avait le régime du parc fermé mmh. donc entre la fin du sprint et 3 ou 4 heures avant la course, tu ne peux pas regarder ta voiture. Elle est, elle est sous un filet de pêche. Ils <rire> inspectent ce qui est inspectable. Euh, mine de rien, ils il démontent quelques trucs et tout ça pour voir les pièces d'usure et tout. Mais euh, le, le réservoir, il ne faut pas oublier qu'il est situé euh, juste derrière la, la coque euh, et que c'est mmh. pas forcément le endroit le plus accessible du nf Ah bah clairement, oui, une fois que le réservoir est mis dans la voiture, de toute façon, tu ne peux pas aller le chercher véritablement. Donc après, euh, tout le système d'essence, c'est très compliqué. Donc effectivement, bah, ce genre de choses, ça arrive, vous savez Ça peut arriver tous les dimanches, hein, à chaque Grand Prix, globalement. Euh, à la fin du parc fermé, ben les, les, voitures remplissent, enfin les, les équipes pardon, remplissent les voitures avec de l'essence, ils font les démarrages moteurs et tout. C'est à ce moment-là où tu peux, malheureusement, tomber sur des mauvaises surprises. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Euh, on dit Leclerc a été transparent pendant le Grand Prix. Ouais, un Grand Prix, euh, oui, plutôt calme quand même de la part de Ferrari sur ce coup-là, en tout cas de la Ferrari de Leclerc. Alonso lui offre un petit peu la cinquième place. C'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, chanceux pour, pour Charles Leclerc, du coup. Cette erreur de faire un de zone, mais en même temps, lui il n'en a pas fait. Oui. Mais... Euh... On peut Lorenzo va... un qui lui déboule sous le nez. Mais moi, comme à quand... demeurer, désolé. Mais... mais on a vu l'image, je n'ai vraiment à un moment pas compris sur quel circuit <rire> il était, parce que ça <rire> ressemble enfin, On parlait tout à l'heure du circuit, il y a temps, là, ça ne ressemblait pas au circuit. Parce que... eh, ça, on aurait dit de haut comme ça, on aurait dit que c'était un bout de piste de Bahreïn ou je sais mais pas. Mais oui, quoi parce qu'au qu début, tu sais, on a l'image, on, on, on le voit dans le truc, et en fait, il est sur une piste. Et il a un bac à gravier directement à sa gauche. Et je me dis, mais attends, parce que. C'est où S'il a un bac à gravier à sa gauche, c'est que, que du coup, c'est le circuit. Mais du coup, s'il a quand même dératé, il va finir. Où enfin, je n'arrivais vraiment pas à comprendre où il allait. Euh, et, et du finalement, coup. Finalement, il allait devant la Ferrari. Voilà, devant la Ferrari. Il avait pris l'espèce de, de voie un petit peu alternative du, du circuit de, du, du Qatar, Marie-Jean Marie Balestre. Oh, Marie-Jean Balestre. Jean-Marie Balestre et Jean-Balèque, c'est pas pareil. Mais Jean-Marie Balestre aurait été fou de rage, évidemment, you must respect the distance of the race. Euh, <rire> mais, mais bon, sinon, voilà, effectivement, pour faire Ferrari, Manu, bon, c'est un grand prix qui, qui est dans la moyenne des grands prix précédents. je Ils étaient quatrième force du, du, du week-end, euh, ouais. ils profitent des, euh, de l'accrochage des Mercedes pour euh, mettre un peu plus de points. C'était pas fou, quoi, c'était pas... Euh, ouais pas grand chose à dire sur Ferrari, c'était pas mauvais c'était pas un week-end où ils ont eu des grosses difficultés mais ils étaient juste à un cran en dessous et il euh... n'y a pas eu spécialement de grosses conneries de fêtes à part ouais, peut-être la calife de Sainz qui n'était pas terrible mais essayé mmh. de me repasser le week-end la... comme ça et non je ne vois pas d'événement de... chez Ferrari qui aurait marqué le week-end en fait. donc pour moi il n'y a pas grand chose à dire à part correct mais euh... ils avaient fait mieux les, coup... les grands prix d'avant un peu décevant pour ça Euh, mais bon, c'était pas, pas, pas, trop horrible. Moi, je, je, ouais. je trouve que le top 5 c'est bien payé. Leclerc fait une bonne course. Il a dit aussi que c'était quand même très dur physiquement. Et euh, voilà quoi. Mmh. Ah oui, non, il, ça, il était aussi très, euh, très fatigué à la fin. Charles Leclerc, c'était. Euh, mais ouais, non, je, pas, pas, grand chose. Je pense qu'on peut, peut, faire la page Ferrari assez vite. Oui, c'est bien. Hein, des fois aussi, euh, quand on n'a pas à rajouter, ne rajoutons pas. Il, 2h15, ça va, ça va vite, ça il y a encore une ou deux pages à faire qui peuvent être un peu longues en plus. Donc. Ouais, bah il y avait Aston Martin ce week-end. Alors là... C'est si vrai que longues. Alonso qui termine 6e le dimanche. Lance Troll crédité donc, de la 11e place alors qu'il avait terminé 9e. Mais malheureusement, il a... Enfin, malheureusement, euh, c'est pas malheureux ou heureux. Il a, il, a, il a dépassé vite de la piste et donc il a pris une pénalité de 5 secondes. Alors, déjà, Alonso... Est-ce qu'on dit de positif Alonso... Déjà, Alonso... Quelle forme physique, quand même On en a parlé un petit peu en début d'émission, mais quelle forme physique Vraiment, pour moi, c'est euh, le mec qui a 42 ans, donc c'est quand même quasiment le double de l'âge d'Oscar Piastri, c'est le double de l'âge de Liam Nelson. Il peut, et, être, euh, il peut être sur père, très clairement. Ouais, voilà. Et il est fit, il est ultra en forme. Euh, c'était un des plus en forme à l'arrivée, alors que euh, qu c'était une course atroce. Et on sait que tout... C'est pas une question de préparation physique, tous se sont préparés, physique, préparés physiquement comme des... Comme de vrais athlètes qu'ils sont. Donc bravo à lui d'être capable de, de faire ça. Il a demandé à ce qu'on lui jette de l'eau dans le baquet parce qu'il avait chaud au cul. Mais du coup, c'était interdit par le règlement puisque ça peut être présenté comme du poids en plus dans la voiture. Même oh si oui, je pense non, que ça c'est de mauvaise foi, Manu. Parce que vu le, vu le temps qu'il faisait, <rire> il y aurait ah. mis de l'eau dans un cockpit et à la fin de la pitlane, ce serait tout évaporé déjà. Aura... Oui, je pense. Eh <rire> bien, ça aurait été sûrement très difficile à, à vivre parce qu'à mon avis, ça aurait été de l'eau chaude, enfin de la vapeur chaude qui serait remontée. Oh l'horreur, non, ça en mode, en mode climat, climat tropical. Mais euh, non, non, euh, excellent Alonso, euh, rien à dire. En fait, super week-end, je pense qu'il fait encore le mieux qu'il pouvait faire avec sa voiture, comme d'hab. Mais il n'y a pas... Hormis ce retour en piste euh, cavalier, on va dire ça on va dire ça comme ça. Euh, et puis, hormis la petite erreur en course, euh, rien à dire, c'était incroyable. Et euh, il met... Alors là, ça me permet de faire la transition vers le négatif de l'équipe. Il met plus d'une seconde à Stroll en qualification. Euh, je sais plus combien. Est-ce que j'ai le temps de vous retrouver ça? Je sais pas. Euh, je sais que je l'ai marqué sur Twitter, donc on je vais va chercher rapidement. Ouais, attends, on va retrouver. Estrol a fait une 26-3 et Alonso une 25-2. Une seconde une. Ouais, là j'avais l'écart Dans la même séance, après Alonso fait une 24-3 en ouais. 3. Bon. Une seconde 122, voilà. voilà. C'est précisément l'écart le... précisément entre les deux. Euh... Et c'est pas le seul problème, en fait. Le problème, c'est qu'il se prend une seconde de 122, il se fait éliminer en Q1, il sort de la voiture en jetant son volant, mm. il se fait rappeler à l'ordre par son physio, et il euh, pousse son physio dans le mur de l'équipe. Il fait une interview derrière, où euh, en trois mots, il arrive à dire une injure. Et euh, le lendemain, il est éliminé en SQ1, en sprint. Oui. Il est absent euh, en au sprint. Et le dimanche, c'est finalement le truc qui m'inquiète le plus, c'est qu'à la fois, il est correct en performance, mais il est tellement mal dans la voiture qu'il perd connaissance. Il y a des caméras embarquées où on voit que son, son casque tombe ah, sur tout. le côté mmh. et qu'il se relève après. Et en fait, il, il n'arrête pas. Et, euh, et ça m'inquiète un peu, ça m'inquiète même énormément, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est symptomatique d'un pilote qui, mentalement est au fond du gouffre, Euh, qui sait qu'il est sous la pression, qui sait que tout ce qu'il va faire de négatif va être pris contre lui, et qui préfère littéralement se mettre en danger et mettre en danger les autres plutôt que d'abandonner euh... volontairement. Aucun okay, a dit pareil, hein. Okay, a dit il faudrait me tuer pour me faire abandonner. Oui. oui, alors ça, bon, on y reviendra sur la partie alpine, je ne pas... trouve pas ça très futé, mais ah ça, non, montre aussi... ça montre aussi que les pilotes, ce n'est pas à eux qu'il faut faire confiance pour savoir quelles sont ouais. les limites. Il faut que la fédération, c'est là que la fédération a un rôle, hein, comme dans tout le principe, les pilotes ils s'en foutent du danger, les pilotes se foutent, voilà, mais... Je trouve que Sargent l'a avoué et je trouve que Stroll, même s'il n'aurait pas voulu, en fait, Ocon a été malade, mais ce n'est pas le premier pilote qu'on voit être malade dans sa voiture. Et malgré tout, il a repris le dessus et il a fini plutôt bien. En fait, il, était, il a eu du mal à ce... Bien, bien à la hauteur du Grand Prix, il a eu du mal à sortir de la voiture et tout, mais derrière, il était rapidement en forme, il avait rapidement le sourire et tout. Stroll perd connaissance dans sa voiture, il met trois essais à sortir du baquet, Il, est, il manque de se casser la gueule euh, de s'effondrer après avoir pris la, la, après avoir s'être mis debout puisqu'il se pose sur le pneu euh, en mode euh, reprise et il va en titubant vers l'ambulance et il s'accroche à la fenêtre de l'ambulance pour pas tomber mmh. donc c'est vraiment pour moi à... je pense que s'il a été euh, un minimum euh, honnête avec lui-même dans sa tête je pense qu'il sait qu'il aurait dû abandonner il sait que c'était trop dangereux et il a continué parce que je pense qu'il avait pas envie de rajouter ça à son dossier qui est déjà énorme en termes de, de mauvaises choses Et, euh, et je pense que. Euh, J'arrive pas à savoir, parce que la FIA, c'est compliqué de gérer ça, en fait. Je sais pas si ça se voit sur les. Euh, les c'est ce qu'on nous dit ouais, dans le chat ils sont pas censés avoir des capteurs, une perte de connaissances doit pouvoir être enregistrée. Le problème, ils ont des capteurs biométriques, mais en fait, ils captent globalement la, je pense, la pression sanguine et le rythme cardiaque, mais pas la tension. Donc, une baisse de tension, donc, tu ne peux la présence pas l'avoir. La pression sanguine, c'est la, la, la tension, mais je ne pense pas qu'il y ah, ait est vraiment pas. ça. Ah non, je crois pas que dans. Alors, c'est peut-être juste le rythme -ca. Je crois qu'ils ont un rythme cardiaque. Ils doivent avoir euh, quelques. Ils, ils ont de quoi faire les. les comment Après, c'est tous les trucs pour, les, pour enregistrer les G et tout ça, mais après, je crois qu'ils ne doivent pas avoir euh, un tensiomètre intégré dans le truc. Quoi. Parce, que, parce que tu ne peux pas forcément le, le, le capter. Euh, ce côté-là. Alors, donc, c'était le pouls du pilote et la quantité d'oxygène dans le sang globalement ils peuvent savoir à combien son cœur bat et s'il a le Covid, donc effectivement dans le cas qui nous concerne ici on va dire, ah, ils n'ont pas une caméra vers le pilote en permanence oui, mais non la caméra de la FIA vers le pilote enregistre, mais elle n'est pas diffusée t'imagines la direction de course ils ont déjà leurs 45 000 écrans en plus tu leur rajoutes les caméras marquées de tous les pilotes de face ça devient, ça devient ingérable ils ne peuvent pas le deviner que lui plus qu'un autre va être mal tu vois, je pense qu'ils ont regardé un peu la caméra Sargent parce que lui c'est plein, il y a un pilote qui ne s'est pas plein je pense qu'ils n'ont pas trop fait cas en fait Et c'est un peu compliqué, parce qu'ils auraient dû prévoir que ça allait être compliqué physiquement. Et en même temps, c'est vrai que la FIA, euh, à partir du moment où elle avait validé ce Grand Prix-là, cette période-là... Euh, ça ah, J'ai qu l'impression que tout le monde s'est un peu pris sur la gueule, hein, parce que pendant le week-end, personne n'a vraiment parlé de difficultés, de... de, difficulté, de... Enfin, je... je pense qu'ils ont énormément sous-estimé le fait qu'il fallait falloir rouler à fond. C'est ça. Et, euh... Et je pense que... Euh... Ouais, je pense que c'est euh, un peu un ensemble de tout, comme ils l'ont dit, mais c'est vrai que la FIA aurait quand même dû... Pour moi, à partir du moment où tu as un pilote qui commence à dire « je me sens pas bien » et tout ça, et bah, tu des... obliges les équipes à faire des communications radio Tu dis « demandez à votre ça pilote s'il va bien. Est-ce ouais. ouais, est que ça va Est-ce qu'il ne se sent on pas sait. bien Est-ce qu'il n'est pas à la limite ?» Et si jamais tu as 3-4 pilotes qui te disent la même chose, « safety car mm. ». On calme tout, on pose une safety car pour la, la sécurité et on réfléchit à ce qui va se passer pour la suite il n'y a pas de honte à réduire grand, la, de, la longueur du Grand Prix, il n'y a pas de honte mmh. à mettre un drapeau rouge s'il le faut, et à faire des examens sur les pilotes. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est leur sécurité. Et alors certes, c'est compliqué, parce que euh, qu'effectivement, les pilotes ne se plaignent pas trop, à part Sargent, et Sargent avait un, un état grippal en plus qui a, qui a, a, a aggravé le truc. Oui. Mais euh, pour moi, la FIA est quand même garante de ça. Et, euh, en fait, c'est que Sargent... Quand il dit « je vais pas bien », moi, à aucun moment, j'ai imaginé qu'il faisait si chaud que ça. Ouais. Je me suis juste dit « il a chopé la grippe », je me suis dit « il est arrivé à ou « il a un virus gastrique », comme disent les gens. Enfin, tu vois, je me suis dit « il, <rire> euh, il avait une maladie, il était pas bien », et donc du coup, euh, le Grand Prix le, le, le fracasse. Euh, c est, c est le problème, c'est que tout ça, on s'en est rendu compte à, à posteriori donc c'est un peu... Euh... Ouais, Mais tu vois, après, je pense que c'est aussi le... Comment... Pour moi, les équipes doivent être obligées à communiquer parce que je pense que ils, chez Alpine, ils devaient savoir... J'ai pas écouté les communications radio d'Ocon, mais... Non, il ne il l'a pas dit. Il ne pas dit Sa tout. communication à la fin du Grand Prix, c'est au fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai vomi au 15e tour. Mais il ne l'aura pas dit. C'est ça qui est terrible. Là où Mark Webber a eu la décence en 2007 de vomir en direct dans la radio pour qu'on comprenne. ouvrir à ça, la radio ça, pour <rire> vomir ça vraiment je, ouais non mais ça je, je vomis il faut qu'il fait oui understood. bah non non pas understood s'il te plaît <rire> <rire> Moi ça m'aurait tout retourné euh, mais non non il l'aura il l'aura caché il l'a ouais. dit à la fin du Grand Prix donc euh, euh, et moi je rejoins par contre certains commentaires dans le chat euh, Alka notamment euh, et Origine Kame on a tous été très bienveillants avec John quand il a dit euh, ça va pas pas tous la majeure le sentiment mmh. principal était de la bienveillance je pense que Stroll fait une communication radio en disant je suis à bout je peux plus continuer il se fait mais ouais. déglinguer mais, mais d'une puissance et, et c'est si ça et on revient fait, à ce que je disais au début de la, la, la page son, de Stroll ouais. c'est que pour moi il s'est dit je peux pas ajouter ça à mon dossier ce week-end il, il, il, il, il, il est pas, pas con Stroll tout le monde dit ah, il s'en fout de ça c'est faux déjà c'est faux Moi Stroll il me, il me, il me donne un peu l'image de quelqu'un qui est un peu en détresse psychologique en ce moment je, parce que enfin, encore une fois il s'en prend à son, à son physio et, euh, et il faut qu'il soit pénalisé pour ça il n'y a pas de raison parce qu'il n'a pas à faire ça sur un, un grand prix de F1 il faut qu'il soit rappelé à l'ordre mais Stroll il ne faut pas croire que c'est un branleur et qu'il n'en a rien à foutre euh, Stroll il joue sa, sa réputation depuis 6 ans avec tout le monde qui par principe pense qu'il n'a pas sa place mmh. donc déjà psychologiquement euh, ça fait 6 ans qu'il tient et je trouve qu'il tient très très bien Mais il ne faut pas croire que Stroll, ça va. Et je pense que Stroll, la goutte d'eau de sa carrière, c'est Alonso. Il, il affronte un pilote parce que c'est pareil. Ça fait deux ans euh, qu'on voit Ocon être tranquille face à Alonso parce qu'Ocon était dans les chronos d'Alonso. Mais c'est juste parce qu'Ocon est excellent. Ce n'est pas parce qu'Alonso est moins bon ou parce que, euh, parce que finalement, du jour au lendemain, c'est devenu un équipier sympa. Alonso, c'est un tueur. Alonso, c'est un mec qui va flinguer ses coéquipiers. Il a flingué Van Dorn, il a flingué Fisichella. Il a flingué Nelson Piquet, il, il, il a mis tout, quasiment littéralement, il a mis tout le monde dans le mal ou presque, il a flingué Massa. Et, euh, et je pense que euh, les gens oublient qu'Alonso c'est un tueur et c'est même pas volontaire, je veux dire, c'est juste que est, euh, il met, le mec prend beaucoup de place dans l'équipe il est forcément le meilleur, ou presque, parce qu'il y a peu d'équipiers qui ont lutté. Et c'est vrai que depuis deux ans, il était revenu, et on voyait qu'avec Ocon, ça ne se passait pas trop mal, et que c'était quelques courses en 2022, qu'Ocon était au niveau, et finalement, qu'il résistait très bien psychologiquement. Il faut oublier que Ocon psychologiquement, c'est un... Il n'y a rien oui. qui l'atteint. Ouais, et d'ailleurs, bon, je reviendrai sur les qualités d'Ocon pendant la page Alpine, mais je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux sur la piste. Mm. Et, euh, et je pense que Stroll, il a fait il a eu Massa comme équipier qui était en pré-retraite, il a eu Pérez comme équipier qui est bon, mais voilà, il a eu un Vettel sur le déclin, et là on lui met un Alonso dans les pattes qui est toujours au meilleur de sa forme ou presque, il est encore peut-être pas, mais pas loin, et en fait je pense que c'est intenable pour lui parce qu'il se rend compte que bah, chaque semaine, il se fait déboîter, chaque semaine il se fait éliminer en Q1, et chaque semaine son équipier va en Q3, chaque semaine son équipier est dans les points, son équipier fait 7 podiums ou 6, je ne sais plus, lui il n'en en a pas fait un seul, euh... Et en plus de ça, aujourd'hui, tout le monde dit « Ah bah vous voyez, ça fait six ans qu'on vous dit que Stroll, c'est une merde. » Et en fait, non. Mmh. Stroll a fait d'excellentes ou très correctes saisons. C'est pas le meilleur pilote de F1, c'est pas un champion du monde en puissance. Mais c'est juste un pilote qui, euh, qui est arrivé avec effectivement un programme fait sur mesure parce que son père est un, des, un des, des, des hommes les plus riches du monde. Enfin, pas des hommes les plus riches du monde, mais en tout cas dans la classe haute. Et euh, tout le monde a pensé qu'il était là juste pour le fric. Mais en fait, Stroll a quand même fait quelque chose... Dans son, dans son passé qui était pas mauvais. Par contre, ça depuis deux ans, ça ne va pas. Et là, par rapport à 2022, où le fait que Vettel était en pré-retraite faisait que c'était à peu près correct et c'était tenable pour lui, parce qu'il y a certains week-ends où il pouvait être devant, certains week-ends où il faisait illusion, là, cette année, il ne fait pas illusion. Donc cette année, quels que soient les niveaux d'effort de, qu'il va mettre dans ses grands prix, il se fait déboîter à la fin. Et je pense que psychologiquement, il est en train de prendre très cher. Moi, je suis assez inquiet pour lui. Euh, alors c'est vrai que ça se traduit pas par quelque chose de très sympa il est assez antipathique mais faut pas oublier que c'est un mec de 24 ans c'est pas un vieux ce troll, il est là depuis longtemps mais il arrive à 17 ans et, euh, et je pense qu'il a peut-être pas les épaules pour subir ce qu'il est en train de subir en ce moment et, euh, et moi il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent autour de lui et j'espère en fait qu'il va se faire dégager pas parce qu'il a pas le niveau mais parce que je pense qu'il faut arrêter le massacre je pense qu'une saison comme ça de plus ce sera extrêmement dangereux pour sa santé mentale et faut pas oublier que la santé mentale c'est un sujet euh, qui est de plus en plus abordé en F1, et je pense qu'il est l'exemple il est qu'il faut aborder. Mmh. Donc, euh... Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, là, ce week-end, il s'est littéralement mis en danger, il a mis en danger les autres, parce que pour moi, il n'a pas voulu montrer ses faiblesses, qui étaient qu'il ne se sentait pas bien, parce que je pense que chaque pilote qui s'est senti mal dans le cockpit pensait que c'était lui uniquement. Mais à, ça, aucun mais moment, les pilotes, oui. à aucun moment, les autres pilotes, ont... enfin, ils ont pensé que les autres pilotes étaient dans la même situation. Ah, et je suis persuadé que s'il euh, avait su à ce moment-là que tout le monde en chier comme lui, il l'aurait dit, et il serait rentré euh, abandonné. Rappelle-toi Manu, rappelle-toi le euh, Texas en 2001. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une course de cartes course de, mmh. de qui était le l'un enfin, des, des deux championnats d'IndyCar de l'époque. Il est se rouler sur un, dire, sur un circuit où en fait, tu roulais à 385 km/h de moyenne, sur un circuit qui fait 2,4 km, avec des virages inclinés à 24 degrés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en essai libre, des pilotes se sont plaints en disant qu'il euh, qu y avait... qu'il euh, perdait, connaissance, aussi, qu perdait connaissance, tout simplement, qu'ils étaient euh, complètement à côté de la plaque. Il y a un pilote, quand même, qui est resté pendant 15 minutes. Il ne pouvait pas se lever euh, parce qu'il y avait des vertiges. Et en fait, tous les pilotes, à ce moment-là, se sont dit « C'est bizarre, mais euh, qu'est-ce qui m'arrive Mais c'est pas normal, il faut que je pousse. » Parce qu'ils se sont tous dit qu'ils étaient chacun euh, la, la cause du problème. Certains pilotes, mais apparemment deux trois ont juste dit... Euh, Médecin, comment ils se sentaient, ils voilà, trouvaient un peu honteux. Le médecin il a tous réuni le matin de la course et il leur a dit Bon, les gars, par contre, là, euh, personne n'en saura jamais rien. On, il, y avait 20, il y avait les 27 pilotes, euh, le médecin, et c'était tout. C'était que ça. Et il leur a dit Les gars, personne ne saura jamais qui a mal ou quoi. Levez la main si vous avez expérimenté donc, des vertiges, un début de voile noire, une vision tunnel, enfin, tous les, tous les symptômes justement de. En gros, eux, ils avaient des, des vertiges parce que le, le sang, en fait, allait vers les pieds plutôt que vers la tête. C'est la combinaison de G verticaux et G latéraux, latéraux qui était euh, insoutenable. Et donc, sur les 27 pilotes, il y en a 24 qui ont levé la main. Et de ce qui se dit, alors, encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui qui a levé la main. Euh, même si on sait que des pilotes comme Michael Andretti ont dit qu'ils étaient atteints de ça, mais on ne sait pas. Voilà, les 24, mais euh, ils, ils ont expliqué que les 24 mains se sont levées il y a eu un silence de mort pendant deux minutes où les gens se sont dit. Oh. Ah, Peut-être un souci, là, quand même. Ouais. Et tu te rends compte, quand même, de, du truc, et t'aurais fait pareil, là, je pense que beaucoup de pilotes auraient été mmh. choqués de dire « Ah ouais, donc en fait, tout le monde, tout le monde est engagé. » Mais Tant à, est... la fin, à la fin, il y en a beaucoup qui en parlé à l'interview en disant euh, « On est plusieurs à pas être bien. » Il y en a qui sont évalués un... dans, dans le centre média, quand même. C'est ouais. euh, grave. Hein. Et Tu, tu ouais. voyais c'était une vraie surprise de la part des pilotes de se dire « Putain, on a pas mal de pilotes qui sont pas bien, c'est fou, quoi. Mmh. » Et je pense que je pense qu'en fait c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est en course et tout mais c'est pour moi la, la responsabilité de la FIA, c'était qu'il y a un pilote qui ne se sent pas bien et euh, on a su en fait que c'était à cause de la chaleur qu'il était déshydraté et, et Sergeant quand il a ralenti pour arrêter il, il provoque un drapeau jaune tellement il est lent c'est oui, à dire qu'au moment où et, il arrête, il s'effondre et les trois virages avant, il les prend mal au moment où il s'arrête il n'est plus là en fait. tout simplement ouais. au moment où l'adrénaline arrête de kicker euh, il est out, quoi. donc c'est vraiment un gros problème Et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, la FIR a dû dire on va calmer le jeu, parce qu'effectivement, en fait, OK, on fait trois relais et tout ça, la FIA a dû se dire, là, on va peut-être trop loin sur ce qu'on leur demande. Mettons un drapeau jaune, tu vois, c'est un peu de segment, quoi. Ouais, mais moi ouais, Mais en fait, c'est paradoxal, mais une safety car est paradoxalement oui. plus dangereuse, puisque du coup, ils n'auraient plus oui. le peu d'air frais qu'ils avaient. Et ça aurait augmenté la. Il y a un drapeau rouge pour en mais parler, en fait. Voilà, Pourquoi, au bout d'un moment. Pas, euh, on se calme, mais ouais. Parce que si tous les petits, tu te dis, ouais, putain, les pilotes, il euh, y en a un qui est pas bien, est que, euh, comment vont les autres, en fait, tout simplement mm. Et. Euh... Non, non, c'était pas simple. Euh, c'était vraiment, ouais. C était, c était... Et ouais, c'était très compliqué. Et c'est vrai que je pense que Stroll est allé trop loin parce qu'il sait que sa place est menacée. Et qu'à aucun moment, il a, il a pensé que. En fait, je pense que aussi il n'avait pas une très haute estime de lui, actuellement. Et je pense qu'il a pensé que c'était juste lui qui n'était pas préparé comme il fallait. Mmh. Et euh, oui. pour moi, c'est vraiment une conséquence de sa situation. Puis à quel point euh... aussi est-ce que, parce que beaucoup citent ça, mais à quel point est-ce qu'il ne vit pas le rêve de son père par procuration Est-ce oui. est qu'il est vraiment... Parce que, en fait, c'est pas... Je trouve que les gens ont fait le procès de la mauvaise façon en disant, il n'est pas concerné, il n'aime pas la F1. Non, je pense pas que c'est à ce point-là, mais à quel point est-ce qu'on n'est pas en train de regarder un pilote qui aime faire la course, mais qui juste... Ne, ne, ne veut pas force, n'est pas prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut, mais derrière t'as le père qui te pousse à fond parce que le père veut. Euh... Alors, en Roll si vous m'apprenez que son rêve c'est de devenir pilote de F1, oui, je, je, ça ne choquera pas. Euh, je veux dire, il espérait que ça, qu'il y a un gosse qui a un peu de talent pour pouvoir le, ouais. le financer. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très compliquées, quoi. Euh... Ah mais je suis d'accord, Louis, tu as raison. Il n'y a pas de souci en sprint, tout ça. Donc, voilà, c'était très compliqué pendant le Grand Prix. Moi, je, moi, je reste persuadé que quand Sardieu dit que ça va pas, la FIA est Comme tout le monde, en fait, à ce moment-là se dit juste « Bon, bah, le pauvre Sargent il, voilà. il est fracassé. » Ça arrive. Euh, mais je pense que tu sais tu peux pas savoir que ce sont les, que ce sont les autres. Par contre, on, plusieurs personnes dans les deux chats m'ont posé la question de savoir « Est-ce qu'on pouvait pas recharger la gourde ou remplacer la gourde pendant le la Déjà Je vous rappelle que les arrostandes durent deux secondes, ce qui fait que faire autre chose que changer des pneus est très compliqué. Et la gourde, en fait, elle est située entre le... Euh, entre le réservoir et le, et le baquet du pilote elle est, elle est derrière le baquet du pilote donc si tu dis par exemple si, si Stroll dit par exemple j'ai plus d'eau j'ai besoin d'eau eh il faut qu'il sorte de la voiture qu'on enlève son baquet, qu'on enlève la gourde parce que d'ailleurs c'est même pas comme ça puisque la gourde elle est remplie par, un, par une seringue avec un tuyau en fait euh, j'avais vu ça dans des vidéos sur Youtube où avais des, des bécano qui expliquaient ça euh, en fait tu n'as jamais euh, réellement la gourde en... En main parce qu'en gros, c'est un sachet que tu mets juste vide dans le, dans le cockpit et après, tu le remplis avec, euh, avec une seringue, avec un goutte à goutte. donc euh, C'est évidemment impossible. Euh, et puis, on rappelle aussi que, de toute façon, comme cette, cette eau est, euh, est à côté du moteur, en deux tours, elle, a, elle, elle est en train de bouillir, l'eau. C'est du thé. donc euh, C'est ouais. pour ça que Norris, par exemple, ne boit jamais. Il a encore redit. Normalement, il ne boit pas. Et là, il a bu parce que c'était intenable. Mais il boit jamais en course. Lui, oui. Il lui avait dit que ça le rendait malade, justement, avec la chaleur de l'eau et tout ça. C'était des Démonine qui disait qu'il mettait des sachets de thé. Euh, <rire> mais, mais je crois qu'Albon l'avait dit aussi. Mais en, ouais. en, en soi, c'est con, mais ça te permet quand même d'avoir un peu d'hydratation. De... Et c'est meilleur en goût. C'est con, mais, mais forcément, tu... quand tu bois de l'eau très chaude, tu préfères que ce soit un thé que juste de l'eau chaude. Euh, c'est pas... pas terrible. Mais euh, pas de lice aussi du thé, nous dit on mais... Euh... Mais c'est genre de truc où, parce qu'en fait, le problème en plus, c'est que tu peux pas trop charger cette eau en électrolyte et en, en sel minéraux, parce que du coup, bah, ils vont bouillir. Quoi. Enfin, ils vont... Ça, chaud, euh... je veux dire, imaginez tout con, mais buvez du PowerEye chaud, je suis pas convaincu, tu vois, de la. Je <rire> ne trouve pas ça. Le Gatorade, le Gatorade bouillie, euh... <rire> pas, pas certain. Hein, donc, euh... avec toute la technologie déployant en FA, il ne peut pas mettre un système thermos. Il y a de la technologie, mais c'est très compliqué. Quand tu vois même toutes les... Des fois, tu vois tout le côté, euh, comment dire, on met euh, autour de toutes les pièces du moteur, les pièces chaudes, tu as, euh, tu as quand même des, des isolants. Tu as en général des, des feuilles un peu comme des feuilles d'or de et tout. Et pourtant, des fois, tu as des, as des, des pièces aéronomiques qui vont cramer, quoi. Donc, euh, je pense que c'est très compliqué, parce que là-dedans, la chaleur, elle monte très très très très haut. Personne n'a pensé à mettre du café soluble ou slim. Alors, je ne suis pas certain... Que la chose que tu veuilles quand tu es en train de te déshydrater, c'est un bon petit shoot de caféine, là, tu vois, un bon petit... Un oh, oh, bon petit bon risque. c'est Pour un du Red Bull, enfin. Red Bull chaud, putain. Et oui, je vois beaucoup de gens qui parlent des propos de Martin Brundle, a... parlons un petit peu de ce qui fâche, les gens qui disent, oui, mais bon, c'est des Pardon. pilotes. Donc, Martin Brundle a dit, ce sont des courses comme le Qatar et les jours très pluvieux qui font que les pilotes de F1 sont, paraissent être des héros et sont des athlètes qu'ils sont. Je ne valide pas du tout la vue faible que, selon laquelle nous ne devrions pas leur donner ce type de défi. Regardez Senna au Brésil, qui avait piloté avec une seule vitesse, mais c'était une question musculaire. Euh, Stewart sous le Nürburgring pluvieux, Stewart qui a dénoncé de nombreuses fois les conditions du Nürburgring. Et l'ODA après son crash, etc. etc. L'ODA après son crash qui s'arrête au, au Japon puisqu'il juge la condition trop dangereuse. Mmh. Et il a répondu à une personne, j'apprécie votre point de vue, mais euh, ils sont... Euh, Euh, c'est un défi euh, qui, est très, euh, comment dire, qui est très bien payé et qui est euh, très coté. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a que 20 pilotes dans le monde. C'est dangereux. un business dangereux et brutal. Euh, soyez au niveau ou partez. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre votre place. C'est vraiment, et pour moi, c'est la plus grosse connerie que Martin Brunel n'ait jamais dite. Mmh. Les exemples qu'il prend sont totalement débiles. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est là, c'est un problème musculaire. Les pilotes ont eu zéro problème physique. Euh, il parle de Stewart et de Loda avec leur, la sécurité, qui étaient deux pilotes qui étaient outrés de conduire, de conduire dans les conditions dans lesquelles ils conduisaient. Euh, et euh, et, et ça n'a rien à voir. Et puis il est passé à la France Toast School of. Euh... Oui, en plus. Oh, c'est scandaleux quand même. Barrez-vous, d'autres pièces vont prendre de la place. Bah. Ouais. Et donc voilà, c'est complètement débile. Et en plus, en, en fait, le problème, c'est que Brundle, en disant ça, montre qu'il ne connaît pas très bien l'histoire de la F1 et ça me s'agrine un petit peu. Il mm. y, y a aussi Will Buxton qui a dit que bah bon, c'était quand même, c'était la F1. Pour bon, lui, il est commercial, oui, mais il est vert. Oui, oui ouais. mais voilà, mais Will Buxton, l'avantage, c'est que dès qu'il se passe un truc pas super... Ce sont des gladiateurs, des temps modernes. Will Buxton, maintenant, quand il tweet, je pense qu'il lit ses tweets à voix haute, en fait. <rire> euh, mais avec la voix qu'il utilise quand il fait des documentaires, quoi. C'est... C'est voilà, euh, formidable. Il dit, euh, le vainqueur est celui qui, euh, qui finit premier, mais qui est aussi vivant à la fin. Ouais. C'est un truc comme ça. J'en ai beaucoup connu des pilotes qui euh, ont démarré le Grand Prix... Ils ont été obligés d'abandonner, parfois des casse moteur. Le pilote qui gagne n'abandonne pas. <rire> Hashtag Never Give Up. <rire> non, mais c'est terrible. Ah, ah Otago a raison, putain, oui. Grand Prix de Hongrie 91. T'as le classement. Euh... Donc, tu vois, abandon Martin Brundle, raison crampe. <rire> Ah bah ça alors Ah bah zut alors ouais, ouais, J'ai envie de faire quelque chose d'écran et de taguer en marquant c'est toi. Ah Martin <rire> Mandel abandonné à cause de crampes. Même si je vous rappelle que voilà, le plus bel abandon reste celui de. de je ne sais même plus son nom, Dylan Bastiani. Non, Bas, Bas, Bast, Battistini. Dylan Battistini, qui en Indycar avait abandonné pour, je cite, Driver Fatigue. J'imagine <rire> là, Star il était claqué. L'autre, il est juste en train de dire. Les civils. Cramés les gars. Ouais les gars. Mais t'es conscient... Parce qu'attends, t'es conscient que tu roules sur un noval là. Ah ouais non mais... Oh oh pour tout virage à gauche, <rire> on me voit. Claqué. Okay. <rire> <Fun rire> sieste. C'est sa seule course d'indica. <rire> C'est triste, mais bon. pour des choses qui, qui arrivent. Euh, Est-ce qu'on poursuit, Badu Est-ce qu'on a encore des choses à, à ajouter sur le... Non ouais, on juste que, que bah, malgré tout, la fin de saison il était très longue pour ce troll. Et C'est un peu comme, euh, comme Red Bull, mais pour les mêmes raisons, j'espère un peu le miracle et la décision qu'il fera qu'il ne sera pas là en 2024 parce que je crois que... Enfin, j'ai vraiment peur pour lui. Voilà. Ouais. J'espère que le père commence à... Enfin, moi, ce qui m'inquiète, en fait, j'espère que le père a quand même juste le regard du père, en fait. Mmh. Que, ouais. que Lorenz Stroll s'inquiète juste pour son fils. Et pas consomme Apparemment, les... sa mère s'inquiète pour son fils. Parce qu'apparemment, oui. elle, euh, elle aurait commencé à dire que le genre de mine, comme il s'est mis à Singapour, c'était peut-être un petit peu trop risqué. Oui, mais c'est parce que sa mère est belge, donc elle a elle a un, un pragmatisme un pragmatisme beaucoup, beaucoup plus important est-ce qu euh, rappelle qu'il est à moitié belge mais oui, mais quand, mais oui mais alors lui on, lui on le rappelle moins hein, il est environ, il dit moins souvent que l'Einstral est à moitié ouais. belge Verstappen, ça fait un titre et demi pour la Belgique <rire> c'est pas mal, mal. c'est déjà, déjà quelque chose Alfa Romeo ce week-end, rendez-vous compte 8 et 9 en course très ah, très bien Non parce que là on avait un grand prix qui s'annonçait comme étant un grand prix bordélique Et Alpharobo a capitalisé dessus. Et bravo à Joe qui part 19ème et qui finit 9ème. Bien joué Joe, j'ai envie de dire. Il décale un peu sa stratégie en s'arrêtant euh, pendant la première safety car. Et en fait, euh, il a hyper bien géré ses relais. Il est en décalage de tout le monde, donc il a pu rouler vite et bien. Et il fait une super course. Bottas assure totalement le nid de ce qu'il fallait. Donc euh, très très bien. Oui, c'est vrai. On va faire Alpine après. Oui. Rassurez-vous, <rire> je suis perdu. Vous savez. Moi j'ai, gros, j'avais la liste et je me suis dit, oh, on doit bien être à la 7ème équipe maintenant. Non, pas encore, on est qu'à la 6ème. Bon, on en reparlera après d'Alpha, mais c'était très bien. Bah non, on peut, on peut on peut terminer Alpha, on va ressortir. Oui, ça, ça va allez, peu... faisons le... mais C'était très bien pour une fois qu'une voilà, qu course s'annonce compliquée et qu'ils arrivent à, faire les bonnes décisions, ouais. à prendre les bonnes décisions et que la voiture n'est pas mauvaise parce que Bottas fait encore tenir aussi la veille donc. Ils voilà. il ah, ont dit qu'ils commençaient à comprendre les évolutions. Moi, ce qui m'impressionne dans ce peloton, c'est que toutes les équipes apportent des évolutions qui fonctionnent en fait. Elles fonctionnent mm. pas tout de suite. Selon les équipes, parce que les équipes ont plus de mal à comprendre leurs évolutions. Les équipes ont plus de mal à exploiter ce qu'elles ont sur la piste. Mais globalement, et j'attends de voir l'évolution de A la semaine prochaine. Mais tout le monde apporte des évolutions qui fonctionnent en fait. Mm. Et, euh, et du coup, ça, ça intéressant encore, sert encore plus. Oui, c'est ça. Mm. Ça resserre encore plus le peloton. Et surtout, ça le resserre en conditions de course. C'est ça qui est bien. Mmh. C'est finalement tout le monde se resserre derrière Red Bull et tout le monde se rapproche de Red Bull aussi. Et, euh... et globalement, ouais, c'est. Enfin, tu vois que maintenant, ça dépend de la manière dont les équipes arrivent à gérer le circuit sur lequel elles sont. Et franchement, Alpha Romeo a fait un super week-end. Ouais, c'était vraiment, vraiment très cool. Donc, euh... j'en profite pour bien. mettre euh, une photo de l'Alpha parce que j'ai pas mis beaucoup de photos ce soir. Dans... Excusez-moi, mais parce que elle a une livrée spéciale. C'est la livrée habituelle. <rire> On n'a pas beaucoup vu ces derniers On temps. On l'a voit rarement, donc c'est important de la... livrer. est, livre, est toujours aussi triste et aussi... Euh... Et bon. <rire> voilà, et il y a un petit, apa, un petit aparté, il y a eu une rumeur selon laquelle Audi serait prêt à débrancher le programme euh, à la fin de l'année. Et donc du coup, j'ai envoyé un mail à Alfa Romeo, j'ai été appelé à 22h20 par le responsable com d'Alfa, Qui m'a dit que non, il n'y avait pas de souci. Euh, et il a transmis le mail à Audi qui m'a aussi confirmé qu'il n'y avait pas de problème, que tout fonctionnait très très bien. Donc 23h20 local quand même. Hein. Donc c'est sûr que le ça devenait important pour eux. De... <rire> ouais, mais c'est ça, ouais. Parce donc c'est vrai que c'était euh... non, non, très bien. Et euh, non, lui, il lui, il était en Suisse quand il m'a appelé. Mais, euh... Ah oui, d'accord. Mais bon, dans tous les cas, voilà. En tout cas, c'est euh... euh... confirmé par Alpha et Audi que le programme est toujours sur des rails. Donc normalement, après, on sait toujours ce que les confirmations euh, valent. Mais en tout cas, cette rumeur a été plus ou moins... Enfin, a été vraiment très franchement balayée des deux côtés. Donc, ça, c'est très bien. Et, euh, et je pense que euh, des week-ends comme ça vont aussi encourager l'équipe à, euh, à se donner, euh, à se donner du, du, comment dire, des moyens, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait une saison très compliquée. Ce n'est pas forcément très... Euh, pas forcément dingue euh, ce qu'ils font cette année, mais là, euh, ouais, ils font quand même 6 points d'un coup, et mine de rien, ils reviennent un petit peu sur Williams, et surtout, ils s'éloignent, ils prennent, ils prennent un peu d'air en dépassant As, euh, ils prennent la 8 place du championnat, donc c'est toujours mmh. de l'argent qui tombe aussi. Donc, je ne sais pas, euh... Zohan, si tu te rends bien compte de la violence absolue de ton message. Il y a des gens qui prennent le temps de, ré... de démentir au téléphone pour des petits médias, et oh, oh, oh, oh je rappelle oui. qu'en termes de médias, en d'audience sur les médias web, Nexgen est deuxième en France. Mais après, vrai. oui, en, en, en, au demeurant, c'est aussi qu'ils euh, sont très contents quand des médias les appellent pour confirmer, plutôt que des médias qui font des. qui déposent des rumeurs aussi comme ça, sans fondement, et sans leur demander au, sans les, de leur demander au préalable ce qu'il en est. Donc, moi, il m'a remercié trois fois de l'avoir appelé, enfin d'avoir demandé pas d'avoir publié la news bêtement. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a une question de déontologie qui fonctionne. et puis J'ai quand même eu pas mal de fois des interviews chez eux. J'avais eu Vasseur, Bottas euh, et Joe, et Bottas deux fois, je crois. Donc euh, voilà, on se, connaît, mm. euh, on se connaît pas trop mal. Ouais, non, c'est toujours bien. Ça vaut toujours le coup. Tu as l'email long, comme disait le c'est bien, au moins, ça a permis tout de suite d'avoir. Voilà, un... Ouais, ouais, ouais. ouais parce que je commence à, on bon commençait à se demander avec ah, Franck, qu est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle pas Je dis, tu sais quoi, on va faire le plus simple possible. On va directement demander à l'équipe, de toute façon, je sais qu'ils sont assez cash. En, en tout cas, s'ils ne le sont pas, c'est qu'il y a un guy sous roche, donc. Euh, mmh. Voilà. Quand là, tu peux le dire, ils ont confirmé ouais, de manière très, euh, très ferme. On va dire que. Alors, très ferme, mais je te dis, j'ai reçu un mail d'Odil le lendemain qui me fait Ah non, non, vraiment, genre. Euh... Non, quand un, un Allemand te dit non, il te dit non. Oui, oui. Un Allemand qui dit non en général, est, voilà, est, tu, tu dis pas ah le... non, il te dit nein. Tu dis pas genre, mais, mais non, mais peut-être que nein. <rire> <rire> oui, non, mais ça va, on s'en va, on peut essayer. C'est pas mal. Du coup, Alpine, <rire> parce qu'il fallait effectivement parler d'Alpine. Mmh. J'avais oublié cette belle 7ème place en plus de, de... Stephen O'Connor, parce qu'il fait un sacré Grand Prix, un sacré week-end. Euh, donc c'est très fort. Gastly, 12ème qui s'excusait. Auprès de l'équipe, euh, qui a dit que voilà, c'était. Il n'avait pas assuré sur ce coup-là. Donc, moi, je continue de penser que les deux, quand même, font, font ça de manière très euh, intelligente et, et vraiment travaillent extrêmement bien. On salue Pierre Gasly, c'est sa journée, c'est le 10-10. <rire> on, <peut> le... <rire> on, le... on, le... on peut le saluer. Il te dit La raconte pas Manu moi aussi, je reçois régulièrement des mails d'Audi pour m'inviter à essayer des voitures. <rire> Oui. Et moi, Manu, je veux pas faire le malin, mais enfin, moi, euh, les, après chaque grand prix, je reçois un mail personnalisé de Fred Vasseur qui commence par Cher Michael, donc. Euh... Moi, c'est ah. Mike Crack qui m'envoie euh, des, des, des mails. Non, moi, j'ai évité de le faire parce que si tous les, si tous les lundis matin, je me réveille avec le mail de, Mac, de Mike Crack, ça me, je, je peux pas faire ma journée derrière. Quoi. Je suis mort de, mort de A à Z. Mais euh, Esteban Ocon qui, bon, bah voilà a été plus léger dès le 15e tour, ça c'est un peu... Euh... Mais moi c'est ce qui m'a choqué en fait. 15 tours, et il en est déjà arrivé à vomir. C'est là où tu sens que c'était incroyable en termes de, de, bon. de, de conditions, parce qu'ils auraient fait ça au 45e tour, je ne dis pas, mais là, dès le 15e ah ouais. tour. Et il a dit, à ce moment-là, ce 15e, 16e tour, j'ai vomi quelques fois, a dit, dit et ensuite... Il a dit je me suis repris et je me suis rappelé que euh, mentalement on peut dépasser le physique et après ça allait mieux et là tu te dis ok <rire> bravo et après ça et après, bah, après ça, moi j'ai remonté un site je suis oh là là là là <rire> oh je vais attends attends je vais je vais je vais, un quart je je vais je sens me mettre en congé cet après midi <rire> <rire> je vais, oh là <rire> là là <rire> là ça, ça ne <on> va pas <rire> du tout j'ai pas de voilà. Gambiscon <rire> mais le mec c'est parce qu'il était content <rire> <'est possible> aussi. <rire> il avait fait un dépassement <rire> non Mais après, en plus de ça, il a, il a fait une course de folie. Il a roulé super vite, il a fait des dépassements, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et moi, je tiens à dire bravo à Esteban Ocon, parce qu'il n'y a pas un week-end où il ne pompe pas un dépassement de la mort à un moment ou à un autre. C'est toujours propre. Et il ne gagne jamais le propre. dépassement du mois, c'est toujours... Ouais, ouais, c'est vrai parce que c'est Ocon. Mais euh, il, il fait vraiment des choses incroyables. Je trouve que son niveau, Alors, il est pas forcément, ne gagne pas forcément en performance pure, intrinsèque, tout ça. Par contre, il a une lecture de course, une lecture de la piste, et, euh, et une agressivité maîtrisée en piste qui me fait halluciner chaque week-end, honnêtement c'est euh, là ça fait, Singapour je sais, faut, faut, faut, je retrouve les dépassements sur qui il les fait et que je, vous en, fin, que je vous pose les vidéos ou quoi mais S Singapour, Japon et euh, maintenant Qatar et même Monza je crois, est même à Spa parce qu'à Spa il a fait un dépassement aussi euh, au combes, deux dépassements au combes à l'extérieur il fait des dépassements de fou tous les week-ends en fait, et euh, pas grand monde en parle et c'est bien dommage parce que je, on dit souvent oui, il avait fait un manque de dépassements, bah Regardez les courses de Seba vous aurez au moins un ou deux par course. Mmh. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, euh, moi, je suis hyper impressionné. Euh, et globalement, le, enfin, encore une fois, comme on dit depuis le début de la, de la saison, le duo de pilotes chez Alpine, ça marche très, très bien. Quand mmh. la voiture est au rendez-vous, ils sont au rendez-vous. Ouais, ça fonctionne extrêmement bien. Euh, Mais bon, on mmh. ne va pas se répéter. Hein, Manu, je pense qu'il est quasiment moins de 3 heures. Donc on va... Mais en gros, c'est très bien. On, on les... On les couvre de louanges les deux pilotes, mais enfin ça fait septième au final parce que la voiture est pas pas très bien au niveau bah, quoi. C est, c est... Septième, ça fait septième parce que c'est la sixième force du plateau quoi. Voilà c'est terrible hein de, de, de... mais c'est toujours le même niveau et voilà quoi c'est c'est compliqué. Donc euh... c'est euh, comme, comme pour continuer la référence euh, cité de la peur c'est bien mais pas top quoi <rire> non mais il ouais, faut vraiment un sacré coup de pied quand même. Euh... Et à un moment, du coup, Ocon, coupable ou non, pendant le sprint, ah je... c'est difficile à tirer. Ils sont trois de front. Hein. Encore une oui. fois, trois de front, c'est pas simple, je trouve. La faute va à lui. Oui, euh, oui c'est oui, si oui, lui on, qui est le plus en faute. Si, voilà, si on doit donner un... Mais à sa décharge, je pense, parce que lui a une motricité énorme par rapport à la, mmh. à la as et à sa décharge, je pense pas qu'il pense que Pérez ressort aussi vite, parce que la motricité de la Red Bull en, vira, Pff, en sortie de virage une espèce de fusée vers l'extérieur, c'est hallucinant. Donc, je pense que effectivement un peu d'imprudence. Il laisse une largeur de voiture alors qu'il aurait fallu en laisser deux. Euh, mais je pense qu'il ne pouvait pas imaginer que la red... Parce que lui, il ressort déjà très fort en fait par rapport à la Haas. Mmh. Il dépose Luckenberg dans, dans le bout, dans le bout droit entre les deux virages. Et euh, Perez dépose les deux, en fait. Donc, euh, je pense qu'il n'avait pas prévu ça. Donc, petite faute, s'il faut trouver un... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la FIA euh, dans ses libérations, c'est... C'est de course. Ah, c'est course, quoi. <rire> Mini Killer nous sort peut-être la phrase philosophique de la soirée. Qui passe par l'extérieur le prend dans le postérieur. Et ça. Eh ben, c'est bien joli. <rire> Et ce sera, dans le... ce sera le sujet de... du bac de philo euh, 2024. Donc, allez-y. <rire> Étudiez. <rire> Commencez. Je suis certain <rire> que, ce sera... que ce sera le cas. Euh, mais... mais ouais, j'espère que ça va quand même aller mieux pour rapidement parce que. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, tout le monde apporte des évos qui vont mieux et tout. Alpine, euh, il végète un petit peu dans, le même, euh, dans les mêmes positions. C'est un peu, un peu compliqué. Euh, évoquons mon cher Manu euh, Williams, avec une 13e place pour Alex Albon qui a fini carbonisé. Il s'est fait, ouais. fait aider par les euh, mécanos Alfa Romeo d'ailleurs, euh, qui sont allés aux nouvelles et qui l'ont un peu aidé euh, pour que ça aille un peu mieux. Euh, ah c'est peut-être une phrase de Borbue Flaffla, pardon, je ne connais pas toutes les phrases de Borbue Flaffla, déjà que j'ai du mal à suivre toutes les citations d'Enzo Ferrari, alors <rire> c'est pas simple. Donc 13ème place pour Albon. abandon pour Logan Sargent, encore une fois, bon. Moi, moi je trouve que Sargent, en plus, en fait ça, enfin, je vais être là quasiment, ça force le respect. On parlait de, de Stroll tout à l'heure qui ne voulait pas abandonner parce qu'il se sait sur un siège éjectable. C'est-à-dire que là Sargent, c'est même pas, il se sait sur un siège éjectable, c'est qu'il a déjà le, le parachute Euh, il sait au moment où il commence, enfin, il sait très clairement que ça va pas quoi. Et qu je pense sincèrement qu'à un moment il a dû se dire si j'abandonne, je perds mon volant. Et il a quand même eu la d'esprit de dire aux gars, les gars, je suis pas bien. Et d'ailleurs, je, je tenais à saluer parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été très bienveillants sur les réseaux sociaux, ce qui est très rare. Et je pense que c'est essentiellement dû à Williams qui a très bien réagi Magnifique. parce que son ingénieur lui a dit tu ne te sens pas bien, tu rentres, il n'y a aucune honte à abandonner, et surtout ne prends aucun risque. Et je a dit la phrase, que... le aucune honte était vraiment ouais. crucial dans ce, dans ce cas-là. C'était ultra... un peu ultra-violent, parce que tu sais, genre, oh, il aurait pu avoir honte, justement, non. Donc vraiment, c'est genre, on balaye les... tous les préjugés, toutes les réflexions, c'est genre, ça ne va pas, euh, tu ne restes pas en piste pour rien, et je trouve ça vraiment super, parce que euh, je pense que ça l'a incité déjà à le faire, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette phrase-là, il serait sûrement allé trop loin. Mmh. Il aurait même, ne serait-ce qu'attendu un ou deux tours de trop, en fait, parce que clairement, je pense qu'un tour de trop, de plus, c'était un tour de trop. Et euh, effectivement, bravo à lui, et surtout bah, le pauvre, parce que putain, quand il essaie de sortir sa voiture, ça ne marche pas, quoi. Le, le corps ne réagit plus. Alors, d'accord. Oui, je suis d'accord. Euh, ouais. On n'était pas obligé de le montrer. On n'était pas obligé de montrer la caméra euh, casque euh, face. On n'était pas obligé, parce que mmh. non seulement on le voit sortir, ce qui est déjà pas malin, mais on voit sa caméra casque de face. Alors que le mec dit qu'il a été malade, dit que machin, tu sais pas comment il est dans les. Enfin, tu vois pour moi la FIA la FOM pardon a déconnait avec ses caméras laissez-le tranquille en fait il est en train d'abandonner volontairement un grand prix c'est déjà pas facile ne le montrez pas à l'écran une petite avait fait pareil. rappelle-toi avec Roson Quest à D3 que c'était pris une boîte de l'espace donc il est en biais avec le museau quasiment qui peut partir au-dessus des grillages et là il dit Avec le visage plein de souffrance. Ouais, montrons sa caméra du casque où il est en train de faire Oh, j'ai mal C'était malin, ça. Là, au moins, bon, il avait. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut savoir à un moment. Euh... C'est vrai, Louis, mais c'est ça, ça, dommage, on n'a pas vu de vomi code mais j'imagine. Mais en fait, heureusement qu'il ne l'a pas dit, t'imagines Il dit à la radio Les gars, je ne sens pas bien, je crois que je vais. Je vais bien. Va être... Attends, attends, avec ta caméra de face Ouais <rire> C'est affreux, quoi Il serait capable, c'est ça le problème. Mm. Euh, mais, euh, mais ouais, bravo je trouve que Williams a vraiment très bien géré cette situation-là, ouais. que ce soit son ouais, ingénieur en fait, c est, c est ou James Vols. On, on dit depuis quelque temps que Williams a une nouvelle euh, image avec James Vols. C'est une, une équipe vachement, qui a l'air vachement... Euh, Vols parle, communique énormément, il est très, prévoyé, très prévoyant avec tout le monde. Même Sargent, il, euh, il y a, il y a des, des critiques, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance autour de ses performances en disant on le soutient, on lui laisse le temps, on verra, euh, c'est pas précis, etc et enfin euh, en gros c'est l'opposé de la Helmut Marco School of Managing et je pense que euh, je pense que ça se, reflète, ça se reflète un peu dans la culture d'entreprise qui sont en train de mettre en place et euh, c'est cool parce que c'est vrai que en fait je pense que le fait que l'équipe agisse comme ça c'est con mais le fan lambda va pas du coup se mettre dans une position où il va euh, Attaquer, juger oui. le pilote sans réfléchir il va se dire oui putain si son équipe lui a dit d'arrêter c'est que bah, ça allait pas mm. et du coup ça a fait vraiment une espèce d'effet très positif je pense que ça montre aussi que les équipes et la fédération ont un rôle à jouer dans la... Bah, dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en fait, de par leur com, par leur, euh, leur façon de faire gérer les choses et tout ça et donc euh, c'était très bien après au demeurant pour parler performance c'était pas fou, ouais. euh, ils étaient un peu déçus ça est un peu à mieux sur un tracé comme celui-là mais quand même beaucoup de virages rapides oui c'est pas... Voilà. Mais, euh, mais bon c'est pas grave ça, il y a des enseignements euh, Albon fait le taf Dans toutes les conditions. Euh, mais c'est vrai que lui aussi, sa euh, sortie de voiture, d'ailleurs, c'est cool parce qu'on a vu deux mécanos Alfa Romeo aller le voir euh, pour savoir si ça allait bien. Mm. Tu, tu voyais vraiment que ça a choqué tout le monde en fait de voir les pilotes aussi mal après la course. Oui. Et, euh, et c'était, ouais, enfin, moi, ça m'a rendu vraiment triste de les voir dans cet état-là. Mais en tout cas, euh, cool parce que oui, il prend deux points en sprint. En plus, en sprint, il fait une remontée euh, exceptionnelle à la fin de course qu'il fait. Les derniers euh, tours de euh, deux euh, médiums sont totalement fous. C'est euh, ouais. Et euh, non, non, franchement, impeccable. Euh, Et... Williams continue à, à faire ce qu'il faut pour s'assurer la 7ème place, c'est pas encore gagné parce qu'Alfa Romeo a marqué beaucoup de points, mais ça marche quand même. Quoi. Mmh. Pensez pour les mécanos aussi, hein, parce que euh, eux, ils sont en combinaison pendant aussi toute la course, euh, dans des conditions vraiment pas simples non plus. Oui. Euh, donc, euh, non, c'est très... Euh, euh, J'ai toujours des pensées aussi, parce que tu as des mécanos aussi dans le fond du garage, un peu plus derrière, avec les pneus et tout. Eux, il faut se rendre compte que tu n'as pas Euh, tu n'as pas en fait le, euh, en fait sur, ces, sur ces, ces, ces circuits là comme le Qatar c'est des garages gigantesques donc l'air ne circule pas dedans donc c'est à dire qu'au milieu il fait 45 degrés et donc quand es entre les deux quand tu t'as pas l'air de dehors qui... et c'est vraiment les mécanos euh, aussi doivent euh, clairement euh, recevoir un, un joli coup de chapeau on va dire au revoir à scène numéro 1 dans le chat parce qu'à un moment donné moi j'en ai marre hop oui donc ça au moins c'est réglé euh Après, euh, Williams ce jeu... jour, ah euh, Bon, alors, c'est dommage, As, parce que du coup, si la FIA avait décidé de limiter à 4 tours, peut-être que ça aurait pu marcher pour eux. <fors> euh, ça fait 14 et 16. Euh... Bon, Hülkenberg n'a pas de chance aussi samedi, parce que euh, l'accident lui prive quand même d'une belle course. Mais sinon, c'est encore bien en, en qualif. Ouais. Bah oui, hein. se bon. Moi, je, je reste quand même super impressionné par cette voiture qui reste une sacrée bête sur un tour lancé. C'est quand tellement. même une très bonne voiture. Ils ont réussi tout le et temps. Et par un Hülkenberg qui est, euh, qui est toujours très bon, quand même. Et, et, enfin, Je, je suis, euh, encore une fois, hein, nous sommes tous fans de Nico parce qu'il participe pas à l'émission. Mais, <rire> mais, mais c'est incroyable. Franchement, ce qu'il fait cette saison, je suis euh, admiratif. C'est ouais, une excellente saison. Et euh, non, c'était quand même, ouais, c'était bien, bien. Bah, bah, bah, bon, c'est vrai que la qualif du vendredi, c'était euh, ils font 15 et 19, c'est pas dingue, oui. mais euh, c'est la qualif. Ici, il y en a un qui manque trop, non Sprint quoi. shootout, du moins. Euh, ouais, Hülkenberg fait 7ème, c'est ça, j'avais un doute sur la place. Il fait 7ème, il y a 9 dixièmes de la pole, donc mm. c'est quand même très très bien. T'es moins, moins loin de la pôle que Perez par rapport à Verstappen, quoi, en gros. Donc ça va, c'est correct. Alors, alors, alors oui, tu as hâte de ouais. voir leur amélioration prévue pour Austin parce que s'il progresse bien, je serais même pas surpris de Bolkenberg en top 5 en qualif. Attention, parce que là, euh, elle est censée euh, améliorer la, la dégradation des pneus. Donc attention à ce qu'ils ne sacrifient pas la performance qu'ils ont réussi à trouver avec leur concept. Pour tenir plus longtemps, la, la... moi j'ai peur que justement ils se qualifient plus en Q3, mais qu'ils puissent jouer un peu plus en course. Et surtout, c'est du laboratoire de grande, grandeur nature pour, euh, pour, Ferrari, pour, oui. pour, pour Ferrari et pour la saison 2024 en général. Donc, voilà. euh, donc je pense que ça va être pas forcément aussi bien que c'était jusque-là euh, sur un tour, mais effectivement ça peut être mieux en course après. De bon, euh, toute façon, eux ils visent le, le, le long terme. Euh, je ne pense pas que ça va faire des, des miracles. De toute façon, eux-mêmes eux ont dit, pardon, Magusian a dit que ça aurait été euh, idiot d'attendre des miracles pour Austin. Oui, il ne faut euh, pas. Ça reste une mauvaise voiture. Et comme a dit Steiner, la voiture est pire quand elle a commencé. Donc, euh, parce que je pense que, comment dire, relativement par rapport aux autres monoplaces, c'est le cas. Mais il y a encore Donc, ces belles pertes de Hickenberg en, en calif Ça, ça reste. Ça reste la base quand même. Donc, ça fait, euh, Alors. Ça fait plaisir. Mini Killer nous demande est-ce qu'il y a une, une, une explication pour, euh, pour l'évolution tardive de Haas Ils ont quand même fait des évolutions stadées par rapport à l'an dernier. On a les, les évolutions qui sont marquées chaque année. Ils ont pas fait, en fait, là, ils ont tellement travaillé sur le package d'Austin qu'ils n'ont pas amené un package spécial à Monza et ils n'ont pas amené un package spécial à Singapour euh, par rapport aux autres. Donc là, c'est vrai que ça fait 3-4 courses où il n'y a plus du tout d'évolution. Mais sur toute la première partie de saison, la voiture a pas mal évolué. En fait, c'était beaucoup des choses un peu spécifiques mais ils amenaient des ailerons, ils amenaient des écopes de frein, ils amenaient des, euh, des moteurs un peu revus par rapport au, au refroidissement, et ils ont amené un gros, une grosse évolution sur leur aileron avant, il y a quelques courses. Donc, euh, il y a plus d'évolution chez AS cette année que l'an dernier, par exemple, où il y a eu un gros paquet Jean genre qui avait mmh. été raté. Et, évidemment, plus d'évolution que les trois saisons d'avant réunies, puisque entre mi-2019 et fin 2021, la voiture n'a littéralement pas évolué, c'était juste un copier-coller avec euh, remise à niveau au niveau du règlement de la voiture. Mais... Mmh mais globalement c'était euh, ouais, voilà. mais euh, la, la saison 2023 marque de très loin la saison euh, durant, laquelle, euh, durant laquelle As a eu, euh, a eu le plus d'évolution, effectivement Alka c'est le fameux aileron qui a été cassé deux fois dans le même week-end donc c'était à Zandvoort de mémoire mais c'est pas grave, ça fait quand même des nouvelles pièces et, euh, et là ils amènent un gros package qui est une évolution d'une hauteur qu'ils n'ont jamais amené avant Et euh, ils peuvent faire, faire ça parce qu'ils ont un qui apporte enfin euh, l'argent pour être au plafond budgétaire. Oh, un gros Jean tremble en entendant cette phrase. Il va dire, attends, en 2019, la voiture était devenue du la chier. En 2019, la voiture était devenue de la chier. Il a dit, il faut revenir à la, à la voiture de... En Espagne, ils amènent le nouveau paquet. Il a dit, il faut revenir à la voiture de, du ah début bon. d'année. Ils, ils mettent quatre courses à lui ramener la voiture du début d'année. Et il fait mieux à la course où il ramène la voiture du début d'année. Donc, euh... ah, donc non, on a toujours le coup... Hein. Il a un retour technique. Et enfin, Alpha Tori. bon voilà, c'est quelques grands prix satisfaisants et encourageants. <coughs> euh, apparemment le cas ce week-end. On a Tsoda qui fait 15 e Lossot 17 e le dimanche, qui se... sort en plus tout seul en sprint. Alors, pour le coup, tout seul comme un grand. Hein. Il rentre énorme sur et... et Il a dit, il en fait, invité. il ne se... s'attendait pas à être autant... Enfin, il a voulu passer un peu à l'extérieur et en fait, il a freiné dans la, dans la poussière. Et il n'a pas du tout... Euh... Il n'a pas du tout anticipé que la voiture allait partir comme ça, il ne la rattrape pas. Euh... J'ai trouvé que c'était son premier week-end un peu down quoi, depuis son arrivée en F1. Ouais. Euh, mais c'est ou mon dernier week-end et j'aurais bien aimé partir sur une très bonne note. Ouais. Donc, mais... Je tiens juste à faire une parenthèse, parce que dans le chat, il y a quand même Sim qui dit, si Lévo ramène un podium à Nico, je me tatoue Steiner sur la fesse droite. C'était dangereux. Euh... il voilà, ouais. y a beaucoup de courses loterie qui arrivent. Ouais, oh putain si Hülkenberg fait un podium Oh le... Un podium pense... à Las Vegas c'est un truc improbable <rire> bon, là, là je pense que Steiner se tatoue Steiner sur la fesse droite <rire> Lui même Là, c'est <rire> Ça, ça se tatoue Hülkenberg sur la fesse droite Ça serait complètement fou <rire> euh, mais, mais du coup euh, Ouais AlphaTauri voilà C'est un week-end vraiment euh... Là la voiture a retrouvé le niveau qu'elle avait euh, Début de saison Un peu, un peu étonnant mais je ne sais. C'est très, très pas étonnant même Parce que euh, c'est les évolutions qui fonctionnaient bien avant Et qui avait pas mal fonctionné à Suzuka sur un tracé mmh. qui était similaire en termes de... Enfin, similaire. qui C'était assez... un virage rapide, en tout cas. Virage ouais, ouais. rapide et asphalte lisse, quoi. Mmh. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi ça n'allait plus du tout, mais ça n'allait pas du tout. Ils finissent 15 et 17 sur une course où il se passe pas mal de trucs, même si on dit, l'a dit, la course est finalement plutôt... Euh, plutôt fidèle à la hiérarchie. Mais, euh, ouais, non c'est... Euh... C'était pas bon du tout. C'était mmh. pas terrible. Bon. C'était pas... pas terrible du tout, mais bon, ça ira mieux euh, ailleurs, on leur souhaite. Hein, de toute façon. Eux, c'est 2024. C'est pareil que As. Bon, je pense qu'ils ont un peu fait une croix sur terminer autrement que dixième du championnat. Euh, parce qu'ils ouais, bon, ont ouais. que 30 points et ils ont pas mal. De... faits. Enfin, ils ont 7 points de retard sur l'équipe devant eux, donc ça va être compliqué de. Ouais, ouais, là c'est quand même. Euh... Là, ça va être euh... ça va être difficile. Hein. Il, faut... Il faut quand même quasiment qu'ils triplent leur nombre de points. Euh... Pas même... enfin, à part s'il y a vraiment un Grand Prix très bordélique, mais même là, même si a un Grand Prix très bordélique, je ne les vois pas finir mieux que 7 ou 8. Quoi. Donc, euh... Et encore. Hein. Et dans les meilleurs des cas. Donc, euh, ça me Après, à bon. voir, parce qu'encore une fois, les hiérarchies changent beaucoup, et si la voiture réaffiche le niveau qu'elle a affiché, par exemple, au Japon... Euh, ou euh, oui, elle, euh... peut être, elle peut être 9-10 à la régulière, et du coup, quelques abandons devant, 5-6, et voilà. Ouais. Alors Mathieu a raison dans le chat. Hein. Heureusement que KO n'est pas revenu. Oui. Parce que là, il aurait été... Euh... Oh je pense que Ricardo il aurait filé dans un sale état euh, puisqu'on rappelle que Ricardo devrait donc revenir à Austin hein. il se remet toujours évidemment de sa fracture euh, au poignet qu'il a, ah, qu a eu dans un accident à Zandvoort les dernières sessions simulateurs ont été très bonnes c'est euh... déjà c'est une chose oui je pense qu'en plus il va revenir à Austin Alors, il va être très content pour revenir pouvoir venir avec ses, son Stetson ses bottes tout ça il va être, pas, euh, comme dernier. son cheval il va, il va venir avec des gueules il va faire wouhou Enfin, ça, ça, ça va être formidable comme d'habitude Daniel Ricardo reviendra donc piloter à domicile <rire> parce que globalement c'est un petit peu devenu oh. un texan il est plus trop australien il nous, vient, il nous vient du Texas Alors, il n'y a, a pas tant de différence entre les gens de Perth et du Texas je pense. oui niveau, je pense que c'est à peu près niveau, niveau apparence c'est et... tout à fait correct je pense qu'effectivement quand il se fait la, la moustache texane chez lui il passe inaperçu dans la rue <rire> ils, ils se font bien dans, dans le paysage Voilà donc qui va nous, euh, eh bien, nous, nous, nous terminer là. Nous terminer. Euh, euh, moi, je suis mort. Ne vous, vous rendez pas compte des conditions dans lesquelles on fait ça deux heures et demie. Intense. Ah, usant <rire> J'ai vomi à la troisième équipe, donc. <rire> je ne vous l'ai pas dit, mais là, vraiment, il faut, faut que ça se sache. Moi, je, je n'en peux plus. Euh, je, je vous avoue, on a parlé d'Alpha Tori, d'Alpha Romeo, en plus. Mais je, je voyais pas, je ne voyais pas bien... Je ne voyais pas les limites du propos, ça devait, ça devait être compliqué. Ça devait être très très difficile. Thomas Eduquette qui dit bonsoir, Ascapiot a à mieux résisté aux conditions extrêmes du Grand Prix Oh que oui <rire> Il n'aura peut-être pas gagné de course cette année, mais il aura gagné le prix du pilote le mieux en forme après le Grand Prix du Qatar. Pilote le plus frais à Losail. Ce qui est déjà pas mal. Hein. En soi, c'est déjà une très bonne chose. Merci beaucoup, Manu. Euh... Bah, merci tout le monde. Hein. Et merci tout le monde d'avoir été là merci à NordVPN qui nous soutient on vous le rappelle, c'est important quand même c'est bête mais vous pouvez aller euh, Alors si vous nous écoutez sur Youtube vous pouvez aller directement dans la description, si vous nous regardez sur Twitch vous avez le lien dans le chat, pareil sur, sur le, le live Youtube, si vous nous écoutez en podcast le lien est également dans la description du, du podcast on les, on les remercie quand des marques font confiance c'est important de remercier aussi, c'est très gentil et euh, on, on espère que certains d'entre vous pourront aussi en profiter parce que c'est quand même quelque chose qui est utile C'est-à-dire qu'on va pas non plus... Si demain, vous nous voyez être sponsorisés par du cassoulet, c'est que... Il va falloir manger, quoi. Là, c'est à un moment donné... Euh, je... on aura pas été... Enfin, voilà. Si je, vous... si je vous fais une sponsor cassoulet, j'aurais pas été payé en argent. J'aurais été payé en boîte de cassoulet. À un moment donné, voilà, il faut... C'est que la situation est très mauvaise. Donc, sachez-le. Signalez-le à la FIA, ce jour-là. Voilà. Faites pas la même erreur que les pilotes ce week-end directement ce serait ça serait sympa, merci beaucoup tout le monde nous on se retrouve dans deux semaines du coup après le grand prix de, le grand prix des états unis à Austin alors je rappelle que je déteste un truc, c'est les gens qui disent quand c'est derrière ça et tout voilà, ce sera ma première émission à 31 ans, rendez-vous compte ah oh là, là, là là là là là ah c'est fou ça quand même on se retrouve jeudi sinon quand même oui bah oui Un, un bon petit racing café des familles, vous verrez. On parlera beaucoup de Formule 1, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses que de la Formule 1 ce week-end, même si on va signaler quand même voilà, ce qui en se passait Oscar. en Ascar et les 1000 km de Bathurst, car c'était euh, cette grande course à duel euh, du côté de, de l'Australie. La bonne nouvelle, c'est qu'à faire une page résultat moins longue, on pourra peut-être finir un peu plus tôt et on pourra aussi passer plus de temps à dire du, du mal des gens les des merdes de vino, donc... Ah, bah oui, toujours, mais ça, voilà, il y aura, à mon <rire> avis, il y aura. Il y aura pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a de quoi faire. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous dis à très bientôt. Et bien, lui aussi, je, je t'imagine. À bientôt. Tout à fait. Au revoir. <rire> Au revoir.